Sur l'étude du monothéisme en islam, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, on est presque à la fin de cette série, il ne reste que quelques séances et on aimerait rappeler que depuis la séance numéro 14, on est en train de faire ces cours à distance à cause de cette pandémie du coronavirus qui nous empêche bien sûr de se regrouper en salle. Par contre, c'est important de le rappeler. Donc, à partir de la 4, 14e séance, on est en train de faire des cours à distance, donc il se peut que le rythme ou bien que le style un peu soit un peu différent, le style sous lequel la, euh, la série est présentée. Par contre, un charlazon, j'aimerais quand même ouvrir une parenthèse ici pour rappeler à moi-même et à mes frères et mes sœurs en Islam que subhanallah, Euh, on a commencé bien sûr cette série dans un état, un état particulier du monde et voilà qu'on est dans un état qui est différent. Et j'espère fortement, bi idnillahi je le pense fortement et je l'espère fortement, je ne sais pas ce que vous pensez mais je l'espère et je le pense euh, yani fortement bi idnillahi que plusieurs choses, plusieurs choses qu'on a couvert au début de cette série sur le tawhid seront et le sont et ont été très très bénéfiques dans ce nouveau contexte dans lequel on vit. Si vous vous rappelez bien, on a beaucoup parlé de la question de la guérison des médicaments, de « al-tadawi »,« hokm al-tadawi », la question de la « ruqya » et ainsi de suite. Euh, certaines choses qui peut-être étaient de la théorie avant mais qu'on est en train de voir maintenant c'est quoi leur impact et ce c'est quoi leur importance c'est quoi l'importance de comprendre que Allah Azawajal c'est lui qui est chef ici c'est Allah subhanahu wa taala c'est lui qui peut guérir subhanahu wa taala que même la science même la médecine que elle a ses limites elle a de grandes limites et que c'est bien loin de la puissance d'Allah subhanahu wa taala et que Allah Azawajal il n'y a rien qui arrive incluant la guérison que par l'ordre la permission d'Allah subhanahu wa taala donc j'espère Charles et je le pense que le fait qu'en effet cette série cette année le pour les personnes qui ont participé bien sûr à cette série assez courte que c'était un sujet extrêmement extrêmement pertinent et très bénéfique passons à présent à une nouvelle section qui nous parle qui nous parle de riyah riyah c'est le vent Donc le vent c'est l'une des créatures d'Allah Azza wa Jal. Ça peut venir avec ar-rahmah comme on va le voir incha'Allah ou ta'ala. Ça peut être un signe de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le vent, quand il y a le vent à l'extérieur, un vent qui est fort, on sait que le vent peut détruire des choses. Le vent a détruit des nations avant nous par la puissance la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois le vent nous amène des choses qu'on aime et parfois le, le vent nous amène des choses qu'on n'aime pas donc parfois le vent comme on a mentionné ça vient avec la la destruction parfois comme ils disent wa as parfois des personnes par exemple qui sont euh, qui sont dans une barque Dans l'océan ou autre chose qui embarque, euh, qui sont sur une, euh, une embarcation dans l'océan par exemple. Alors il se peut que les voiles soient, soient détournées par une direction du vent qu'on ne souhaiterait pas avoir. Alors qu'est-ce qui arrive si quelqu'un va insulter le vent Yassoub Bourrih, ça c'est quelque chose qui est défendu. Le hadith du prophète rapporté par l'imam Al-Tirmidhi alayhi rahmatullahi ta'ala. On va mentionner ce hadith dans quelques instants, Charles Azawajal, qui nous cite que c'est défendu d'insulter le vent, d'insulter à rire, même lorsque ce que ça nous amène, c'est quelque chose qu'on n'aime pas nécessairement. Et ça, c'est très relié à une autre section qu'on a couvert un peu plus auparavant. Je pense il y a de cela deux ou trois séances, je me rappelle pas, sur le fait de d'insulter le temps. « an-sabbi » que c'est interdit d'insulter le temps parce que celui qui insulte le temps en réalité elle est en train d'insulter Allah Azza wa parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur du temps parce que euh, il y a beaucoup de gens qui insultent le vent alors c'est pour cela que le prophète salam, nous a mentionné un hadith particulier là-dessus et le fait aussi que On a parlé juste avant de la question du qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut se contenter du qadar d'Allah azza wa Et le vent fait partie du qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui insulte le vent, eh bien, en réalité, comme on a mentionné, il y a des choses de base dans la vie. Okay? Il y a des choses dans la... de base dans la vie que lorsqu'on les a, on les prend comme acquis. On les prend comme acquis. Alors qu'en réalité, c'est ça les choses qui font rouler cette vie. Le qadr, par la volonté d'Allah azza wa Comme le vent, comme la pluie, comme le soleil. Donc ça, c'est Les causes naturelles principales qui font en sorte que cette vie, qu'elle existe dans le hayat ou la dunya sur, sur cette planète donc et tout ça bien sûr par la volonté d'Allah Azza wa alors si quelqu'un se frustre contre la puissance du vent ou sa direction autre chose, en réalité il se frustre contre le qadar d'Allah Azza wa Jal parce que le choix ici le vent en tant que tel, sa puissance sa direction, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas toute chose bien sûr qui est de la création d'Allah Azza wa Jal qu'on ne peut pas critiquer ou bien qu'on ne peut pas insulter je peux critiquer une personne les actions d'une personne et cette personne là ne peut pas me dire si tu me critiques tu en train d'insulter Allah parce que je suis le qadr d'Allah Azzawajal. Non. Pas, cette logique-là ne fonctionne pas parce que cette personne-là, elle a une volonté. Allah Azzawajal lui a accordé une volonté soumise à sa volonté à lui subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est des causes ou bien des conséquences, des choses qui arrivent par l'intermédiaire de causes. Les causes, ça peut être des actions humaines ou autre chose. Mais rire le vent, il y a aucun être humain, aucune créature ici qui a causé, qui a poussé, qui a créé cette puissance, qui a créé cette direction du vent. Il n'y a pas d'implication humaine. C'est seulement l'azawad. C'est un choix d'Allah subhanahu wa taala. Et de ce fait, insulter le vent, en réalité, c'est insulter le qadar et la volonté d'Allah subhanahu wa taala. Alors, les uléma, ils disent, celui qui insulte le vent. Ça peut être Shir Kunal ça peut être un polythéisme du shirk qui est majeur. Dans quel cas Ça c'est dans le cas où la personne, elle croit comme les Moushtariqid, elle croit que le vent, Fer Ilun est un acteur indépendant. Si quelqu'un croit que le vent, c'est lui qui se déchaîne par lui-même. Il a sa propre volonté absolue. C'est pas par la volonté d'Allah Azzawajal. C'est le vent qui crée sa propre puissance, qui fait ses propres joies. Alors, bien sûr, ça c'est une croyance de Al-Mushirikim. Sinon, c'est quelque chose qui est interdite par le hadith du prophète A.S. Qu'est-ce qu'il dit le prophète A.S. dans hadith de Oubay ibn Ka'b? rapporté par Tirmidhi, authentifié par lui ainsi que par l'Albani. « N'insultez pas le vent, si vous voyez ce que vous n'aimez pas, quelque chose que, que vous n'appréciez pas, ça veut dire c'est trop fort comme vent et vous avez quelqu'un par exemple un agriculteur qui a peur qui craint pour pour ses plantes pour sa ferme autre chose ou un constructeur qui craint pour sa construction ce qu'il est en train de faire ou autre raison alors il dit qu'est-ce qu'on dit dans dans une telle situation on dit il dit le prophète sallalahu alayhi salam Allahumma inna nas'aluka min khayr hadhihi arrih wa khayr ma fiha wa khayr ma umirat bihi oh Allah on te demande du bien de ce vent et du bien de ce qu'il amène et du bien de ce qu'il a été ordonné de faire. Donc, ici, le rire peut être envoyé par Allah comme une, rahmah, comme une miséricorde. Il contient de la miséricorde. Parfois, il peut être envoyé comme une punition. Et parfois, Le même vent peut contenir une miséricorde pour certaines personnes et une punition pour d'autres personnes. Et là, qu'est-ce qu'on dit la deuxième partie du dua وَنَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الْرِّحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ Ya Allah, on te demande de nous protéger contre le mal de ce vent, le mal de ce qu'il amène et le mal de ce qu'il a été ordonné de faire. Alors, nous avons aussi un autre hadith que l'auteur ici, il n'a pas mentionné. Hadith de Abu Huraira, radiyallahu ta'ala, rapporté par Ahmad et autres, aussi authentifié par l'Albani. Il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Al « Ar-rihhu min rawhi Allah, ta'ati bil rahmati wa bil azab. » Écoutez bien ça. « Ar-rihh » Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vient par la miséricorde une fois et ça peut venir aussi par al-adhab, par la punition. On le sait encore une fois que des nations du passé entière ont été détruites par la azza par ce soldat d'Allah azza wa ta'ala qui est rih, le vent. فَلَا تَسُبُّوهَا Alors, n'insultez pas le vent. وَلَاكِنْ سَلُ اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا Demandez plutôt que Allah azza wa il vous accorde le bien de ce vent et taawadou min sharriha et à Allah de vous protéger contre le mal de ce vent. Et l'Imam Al-Shafi'i, il dit: La Il ne faudrait pas insulter le vent car c'est une créature obéissante à Allah Azza wa Jall wa jundun min dunudihi et elle soldat parmi les soldats d'Allah Subhanahu wa Ta'ala yaj'aluhu Allah ou yaj'alha Allah rahmatan idha sha'a wa idha sha'a Allah Azza wa Jall en fait une miséricorde lorsqu'il veut et il en fait Subhanahu wa Ta'ala une punition lorsqu'il le veut subhanahu wa ta'ala et ça et Allah, ça s'applique à toute autre chose que Allah envoie par sa propre volonté subhanahu wa ta'ala incluant ce que je vais mentionner maintenant qui pourrait être controversé certaines personnes qui ne l'aiment pas mais c'est la vérité ici incluant des pandémies comme ce qu'on voit actuellement le prophète salam, nous a mentionné que la peste Allah, il l'envoie à ta'oun comme une miséricorde pour certaines personnes et comme un azab pour d'autres personnes. Il n'y a pas quelque chose qui a un caractère qui est absolu, surtout des choses qu'Allah Azza wa Jal qu'il comme ça, des signes qui sont généraux, des phénomènes qui sont généraux, qui touchent à des millions de personnes. C'est rare qu'une chose pareille ait une nature qui est absolue. Elle peut être une miséricorde pour certaines personnes, elle peut être quoi Une punition pour d'autres personnes qui méritent la punition d'Allah Azzawajal, soit une punition qui va les faire périr, ou bien une punition qui est de la rahmah d'Allah Azzawajal aussi, parce que quelqu'un a fait beaucoup de mal et qu'Allah Azzawajal, il le rappelle vers le droit chemin. Ou bien pour que Azzawajal l'empêche de, le, de faire le mal. Alors de ce fait, il y a des gens qui, lorsqu'il y a des choses pareilles comme des pandémies qui arrivent, il y a des gens qui ne regardent que... Que le mal de la chose que les dégâts causés par la chose en tant que telle alors soit il va dire ya allah pourquoi tu nous envoies ça ou bien il va dire n'est-ce pas que allah azza il est miséricordieux pourquoi ça arrive alors qu'il ne regarde pas l'autre chose l'autre impact il y a des impacts aussi positifs il y a des impacts positifs sur différents domaines c'est pas notre notre temps maintenant c'est pas notre euh, notre sujet je vais pas entrer dans tous ces détails là mais il y a des Il se peut qu'il y ait des effets positifs, même sur la santé. N'est-ce pas que plusieurs personnes maintenant, ça, tout comme il y a des personnes qui sont malades par ce virus et par d'autres virus, il y a des personnes qui sont mieux en santé à cause de ce, à cause de ce virus. Il y a des gens qui, peut-être, vont mieux se nourrir. Il y a des gens qui restent chez eux, qui mangent quelque chose de meilleur, qui ne vont pas manger ce qu'on appelle le fast food, la malbouffe et ainsi de suite. Donc, Allah Azza wa Jalla, c'est lui le hakim, c'est lui le tout sage, subhanahu wa ta'ala. Et, euh, euh, et c'est connu de nos jours, ces derniers jours, je ne dis pas que ça va être comme ça pour des mois à venir, je ne connais pas le ray, mais la donnée actuelle, les derniers jours, ils disent que dans les, dans les hôpitaux, en Amérique du Nord par exemple, il y a une très grande baisse dans le nombre de crises cardiaques qui sont euh, rapportées. Ça veut dire les personnes qui se présentent pour, euh, pour des crises cardiaques, que le nombre de cas pareils, eh bien ça a grandement diminuer. Donc il y a une réquiem dans l'ars zodiacal dans toutes choses et c'est pour cela qu'il ne faudrait pas voir seulement ce qui est négatif. Parfois il y a des choses qu'on l'ars zodiacal il envoie parce que tout comme ça amène des choses qui sont négatives. Ça amène aussi des choses qui sont quoi Positives. Alors, il y a des gens pour lesquels qui vont bénéficier d'une chose, d'autres personnes qui vont perdre de certaines choses. Et pour le croyant, le plus important, c'est qu'il est toujours content du qadr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme lorsque la pluie va tomber. S'il y a de la sécheresse et que les gens, ils demandent la pluie et que qu'Allah azzawajal envoie la pluie et que la pluie est très forte, alors en général, c'est un bien pour les gens. Maintenant, bien sûr, les fermiers, les agriculteurs, et ainsi de suite. Est-ce qu'il se peut que, à cause de cette pluie, quelqu'un va perdre son, son toit, par exemple, un toit qui va s'écrouler, par exemple Est-ce que ça arrive Oui, ça arrive des accidents pareils. Mais cette mefsada, ce dégât qui est d'un côté, ne fait pas, ne remet pas en, en cause ou bien en question la sagesse de l'arzouddel, qui est le bien général qui sort d'un tel, d'un tel phénomène. وقال مطرف وقال مطرف او قال كعب دونك ici l'auteur il mention que c'est mutarrif ibn Abdullah ibn Shaqir mais euh, commentateur ici il mentionne que c'est plutôt les paroles de Ka'b que il, il a dit law hubisat ar-rih 'an an-nas la anta Allah azza wa jalla il devait retenir le vent s'il n'y avait pas de vent et certes dans certaines narrations s'il n'y avait pas de vent pendant 3 jours Ça va puer ce qui est entre les cieux et la terre, toute la terre ici. Ça va puer, ça va sentir tellement mal. Donc, de la hikma d'Allah Azza wa Jal qu'Allah subhanahu wa envoie le vent entre autres pour purifier l'air et pour purifier les odeurs et ce qu'on respire et, et ainsi de suite. <coughs> Alors comme on a mentionné lehète si vous voyez ce que vous n'appréciez pas vraiment, ça veut dire si c'est un vent qui vous inquiète pour une raison, ou pour une autre, ça peut être soit que le vent est trop intense, le vent est trop froid. Le vent est trop chaud, parfois le vent amène de l'air qui est trop chaud, ça brûle. Donc c'est très inconfortable. Alors on fait le doua, encore une fois le doua, vous pouvez trouver dans la citadelle du musulman. C'est quoi le doua à dire lorsqu'il y a lorsqu'il y a le vent Dans le Sahih Muslim, le prophète عليه الصلاه lorsqu'il y avait un vent qui était fort, à chaque fois kana idha asafat ar-rih Il faisait ce дуа, « Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma ursilat bihi». «Oh Allah, je te demande le meilleur de ce vent, le meilleur de ce qu'il amène et de ce qu'il a été ordonné de faire». Et il demandait aussi la protection d'Allah contre contre ce vent. Je suis en train ici d'abroger ou bien d'abréger plutôt le, le dua. Et elle disait Aïcha radiyallahu ta'ala anha إذا تخيَّلَت السَّمَاء تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَخَرَجَ وَدَخَلَ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il voyait que euh, le le ciel devenait gris, que le ciel commençait à changer à changer le prophète sallallahu alayhi wa sallam il devenait très très inquiet et commençait à entrer à sortir de sa de sa maison et même son visage changer ça veut dire on pouvait voir que le prophète sallallahu alayhi wasallam il craignait quelque chose qu'il était inquiet qui allait, salat wasallam فاذا مطرت dès que ça commençait à tomber il y avait de la pluie là le prophète sallallahu alayhi wasallam était plus quoi et était plus réconforté Elle dit pourquoi. Alayhi salatou ta'ala Elle a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم pourquoi est-ce que tu crains, pourquoi est-ce que tu es inquiet lorsque il y a des, des, beaucoup de nuages et ainsi de suite et be beaucoup de vent. Il dit alayhi salatou sallam. L'Allahouya aïshah, comme a dit le peuple, quand que c'est comme ce que le peuple de Ad, ils ont dit lorsqu'ils ont vu les nuages, les nuages et le vent, ils pensaient que c'était la pluie, la miséricorde d'Allah Azza wa Et ils ont dit, maintenant on va voir la pluie finalement après la sécheresse, alors qu'en réalité c'était fiha euh, فيها alim أليم ou bien du vent qui contenait, qui contenait une grande punition qui les a détruits. Et la ayah est dans la surah Al-Ahqaf. Il y a aussi un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam bien plutôt attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il aurait dit alayhi sallallahu wa sallam Allahumma riyahan taj'alha riyahan taj Ou Allah fait de ce vent des riyah et pas ri'h. Donc riyah et ri'h. C'est comme si riyah c'est bien, ri'h c'est pas bien Certains ulama ils ont fait cette distinction en se basant sur ce hadith Mais le hadith en tant que tel il est très faible Donc, on peut pas accepter un tel un tel hadith. Mais d'autres улами, aussi, ils ont fait la distinction entre el-riyах et entre el-riyах. Ils disent que el-riyах, c'est pour le bien. El-riyах, c'est pour la punition. Et ils se basent sur, ici, l'utilisation ou bien comment est-ce que ces deux mots sont présentés dans le Qur'an, dans le Karim. Je pas fait de recherche plus poussée ici pour savoir c'est quoi la conclusion finale selon les ulamas de l'oura de la langue arabe. Fallahu ta'ala, a'lam. Et dans Bukhariya Muslim, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit «Nusirtu bis sabah wa uhlikat adun biddabur J'ai été ou bien on m'a accordé Allah Azza wa Jal m'a accordé la victoire par as al saba al-saba dans la langue arabe ils disent les ulama c'est le vent qui vient de l'Est ça c'était lors de la bataille de Al-Khandaq Lors de la bataille de Al Khandaq ou bien de Ras Al Khandaq ou bien Mouqatou Al Khandaq, alors dans la Sira on va couvrir ça plus tard. Car Allah Azawajal, Allah Subhanahu Wa Taala a envoyé euh, du vent qui est venu de l'est, qui s'appelle Al Sabah. Alors le Prophète صلى الله dit, euh, j'ai été vic victorieux par Al Sabah. Wa Uhlikat Adun Bid Dabur alors que le peuple de Ad avant Ça, c'est des nations du passé, des nations qui ont déjà péri. Alors, il dit, alayhi s-salatu s-salam, qu'Allah, azzawajal, les a détruits par ad dabur ad dabur c'est le vent qui vient de l'ouest, qui vient de al-maghrib. Al-rihullati, tahubbu min maghribi, ash shamsi Bien. Passons à la prochaine section ici. Qui est relié à « Zannu billahi subhanahu wa taala » se d’Allah Ça, c’est très important, encore une fois, en ce qui a trait notre relation avec Allah subhanahu wa taala. C’est toujours important de penser du bien d’Allah subhanahu wa taala. « et ça, encore une fois, ça rejoint un peu la section juste avant. Le point commun entre les deux, c’est que Les deux, celui qui pense du mal d'Allah azawajal, c'est interdit de penser du mal d'Allah subhanahu wa taala sou ou Celui qui a une mauvaise opinion d'Allah azawajal, qui pense du mal d'Allah subhanahu wa taala, alors il euh, il est frustré contre les actions d'Allah azawajal. Tout comme celui qui est contre le vent, frustré contre le vent, il est en réalité frustré contre une action d'Allah wa ta'ala fakilahu ma fi le nahi an wa ta'ala il, il est le parfait le juste wa ta'ala est al hakim la yaf'alu shay'an fait c'est pour une sagesse bien particulière et de ce fait il est obligatoire et il faut Il est obligatoire pour le croyant de penser du bien d'Allah, Azza wa Jal. « An yuhsina adhanna billahi subhanahu wa ta'ala ». C'est quoi « Ihsanu Qu adhanna billahi azza wa jal » Qu'est-ce que cela veut dire « penser du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala » Ça veut dire encore une fois ici ce qui est ce qui est obligatoire. « Qala ibn Uthaymin alayhi rahmatullahi ta'ala ». Alors là, il va nous illustrer. On va montrer les paroles d'Ibn Uthaymin et à la fin, les paroles d'Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala. Ibn Uthaymine nous donne certains exemples qui illustrent celui qui pense du bien d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ça veut dire le croyant. إِذَا عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا يُحْسِنُوا الظَّنَّ بِرَبِّهِ Que celui qui fait des bonnes actions, alors il pense du bien d'Allah azza wa jalla que Allah subhanahu wa ta'ala va accepter ces bonnes actions subhanahu wa ta'ala idha da'a Allah azza wa jalla yuhsinu adh-dhanna billahi annahu sa yaqbalu minhu du'a'ahu il fait du'a il demande quelque chose à Allah azza Jall, des invocations alors il pense du bien d'Allah azza wa que Allah subhanahu wa ta'ala il va répondre à ces invocations subhanahu wa ta'ala إذَا أَذْنَبَ ذَمْبًا ثُمَّ تَابَ إِلَى اللَّهُ Лorsqu'il fait un péché, comme il y a un péché, après ça, il fait une taube qui est véridique. Il pense du bien d'Allah عز و جل, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté sa taube. إذَا أَجَرَ اللَّهُ تَعَالَ أو أَجَرَ الله تعالى في الكون مَصَعِبًا يحسن الظن بالله تعالى Si Allah عز و جل, il écrit des des catastrophes dans ce monde, dans cette vie, il pense du bien d'Allah azawajal, wa a taala ahdath هذه المصائب لحكمة عظيمة بالغة que الله il a causé, il a créé ce genre de de مصائب là مصائب encore une fois aussi tout ce qui arrive et qui est mal qu'on n'aime pas, alors il pense du bien d'Allah azawajal que il a du grand, de grandes récapes, de grandes si sagesse ici, il y a des raisons Кои Аллах го оди, Ил Коне Субхано и Тагаале, која ќе може да открие, или уште некои времиња подоцна ќе открие дека тоа беше нешто добро. Има многу хекма во Аллах оди. Во оваа работа, тој вели: „Каал Аллах Тагаале“. Во хадисот аутентичен, тој вели Аллах Субхано и Тагаале. Ова е хадис кујуси, аутентифиран од Албаникот, и Тагаале: „Анам ден ден ден ден ден ден ден ден ден ден ден ден Je suis selon ce que mon serviteur pense de moi, alors comment mon serviteur pense de moi ce qu'il veut. Celui qui pense du bien d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui accordera le bien. Celui qui pense du mal d'Allah, et eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas lui accorder le bien, subhanahu wa ta'ala. Jaber radiallahu ta'ala anhu dans Sahih Muslim, il nous dit « Sami'atun Nabiya » sallallahu alayhi wa sallam, قبل وفاته بثلاث J'ai جئت entendu le prophète sallalahu alayhi wa sallam Trois jours avant sa mort je l'ai entendu dire alayhi salat wa salam la yamut annahu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna que nul parmi vous ne meurt que dans un état dans lequel il pense du bien d'allah azza Ça veut dire il faut mourir en en pensant du bien d'allah subhanahu wa ta'ala c'est ça ce que le prophète sallalahu alayhi wa sallam il nous ordonne قال العلماء savant qu'est-ce qu'ils ont dit ça veut dire an am yadhunne annahu yarhamuhu ou penser du bien d'Allah azza juste avant ou bien à l'instant de notre mort ça veut dire penser d'Allah azza qu'il va nous pardonner qu'il va nous euh, être nous traiter avec miséricorde subhanahu wa ta'ala. Ta nous avons les ayats que l'auteur il a cité ici Da surat Al Imran li subhanahu wa ta'ala aya 154 yadhununa billahi ghayra al haqqi dhanna al jahiliya yaquluna hal lana min al amri min shay qal inna al amra kulluhu lillah alors il li subhanahu wa ta'ala yadhununa billahi ghayra al haqqi dhanna al jahiliya sekwa yadhununa du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que penser du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala Ça fait partie de dhan al-jahiliya, ça fait partie de la pensée de al-jahiliya. Les gens de al-jahiliya, ils pensaient du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah azza wa jalla, il nous parle du mal de ces personnes, ça veut dire le croyant ne doit pas être comme ces gens-là de al-jahiliya qui pensent du mal d'Allah subhanahu wa تعالى و فسره ابن القيم alors Imam Ibn Al-Qayyim Alayhi Rahmatullah ala, il nous explique c'est quoi exactement dhanu al-jahiliya comment est que les gens de al ils pensent du mal d'Allah Azza wa Jalla c'est pourquoi de un c'est parce qu'ils ne connaissent pas Allah Azza wa Jalla donc la shi'un Al-Jahili bil-Lahi wa ismahi wa sifaatihi. Celui qui pense du mal d'Allah Azza wa azawajal, c'est parce qu'il ne connaît pas. Il est ignorant d'Allah de ses noms, de ses attributs. Subhanahu wa taala. Il ne connaît pas Allah azawajal. Il ne connaît mal Allah subhanahu wa taala. Et de ce fait, Ibn Qayyim nous mentionne trois exemples précis. إِنْكَارُوا الْحِكْمَةَ اَيْ أَنَّمَا أَصَابَهُمْ فِي اُحُدٍ شَرٌ كُلُّهُ وَلَمْ يَكُلِّ حِكْمَةٍ C'est le fait de renier la حِكْمَة, la sagesse d'Allah عز و جل Que lorsque quelque chose nous arrive, eh bien on ne pense pas qu'il y a une حِكْمَة, une raison derrière ça On pense que ça c'est عبذ عبذ, c'est quelque chose d'aléatoire, du n'importe quoi qui arrive Lorsque quelque chose de mal arrive, on pense que ça c'est de n'importe quoi. Ça, ça touche comme ça de façon aléatoire, ce qui est bien sûr faux. Allahou Akbar. Il a une sagesse dans toute chose. Deuxième chose. Inkar al-qadar, gounier le qadar d'Allah azza wajal, ça veut dire que si l'amr law kana ilayhim as ça veut dire si c'était moi qui étais en contrôle, ça aurait, été, ça aurait été fait de façon différente. Alors là c'est penser d'Allah azza penser du mal d'Allah subhanahu wa Ça veut dire c'est comme si quelqu'un dit Allah, c'est pas comme ça qu'on devrait faire cette chose. Ta'ala Allah an du mal d'Allah azza Et aussi le troisième point qui fait partie de penser du mal d'Allah Azza et qui est très important ça on le trouve toujours chez al -munafiqin, les hypocrites ainsi que ceux qui ont al qui est faible Allah subhanahu wa ta'ala amra sallallahu wa an ala al-din penser du mal d'Allah Azza ça veut dire être vraiment dans le doute Ne pas être convaincu que Allah Azza wa Jalla il va supporter son prophète, il va supporter sa religion, que la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam va être au-dessus de toute chose. C'est comme les personnes de nos jours qui pensent que les kuffar, les mécréants seront toujours les plus forts, les personnes qui ont ce complexe d'infériorité et qui pensent que l'étape par lequel passent les musulmans, ils n'arrivent pas à absorber à accepter le fait que c'est un état qui est temporaire ou-il qu qu'elle il éprouve les croyants il éprouve la homa à cause qu'elle s'est éloignée dans la zone et que cette épreuve là elle n'est pas elle n'est pas quoi elle n'est pas absolue elle n'est pas éternelle n'est pas perpétuelle c'est quelque chose de temporaire alors plusieurs personnes qui même qui se disent musulmans ne sont pas vraiment réellement convaincus de cela, ils disent que la puissance, la force, ça c'était dans le temps pour un certain temps particulier de l'histoire. Certains même vont, euh, vont lier ça a un contexte particulier à des raisons autres que la religion autres que le support d'Allah Azza wa ils vont dire tout simplement parce que les arabes ils ont fait les bons décisions au même au bon moment autre chose esbabun tariqia historique mais ils disent le monde a changé et c'est fini la force de al-muslimin et al-khilafa turashida et, et la umma unie ainsi de suite ça ça fait partie du passé alors des gens comme ça qui n'y croient plus pour l'avenir ça c'est pas des vrais mouminine yusiu dhanna billahi azza en réalité c'est quelqu'un ici qui ne connaît pas Allah qui pense du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa il dit aussi dans l'autre ayah yaqulullah subhanahu wa ta'ala wa yu'adhib al-mushrikina wal-mushrikat و... ويعذب المنافقين والم... والمنافقات والمشركين والمشركات الظاننين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء ان سوره الفتح نوبغ سبحانه وتعالى de, المشركين, de les mushrikine de les munafiquin que Allah azza wajalla il punir et il dit subhanahu wa ta'ala en les décrivant ceux qui pense as qui pense Alors, encore une fois, ça, ça fait partie des traits de Al-Munafiqid ainsi que de al kafirin ou ouais, al mushrikit Et ça, c'était l'or, encore une fois, de la journée de al-Hudaybiyah lors du pacte de al-Hudaybiyah juste avant ça alors قال ابن كثير يتهمون الله في حكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ان يقتلوا ويذهبوا بالكليت. il dit que ça c'était juste lors de al-Hudaybiyah les منافقين ils se moquaient du prophète صلى الله عليه وسلم et des croyants il disait que et eh bien les arabes ils vont les tuer ils vont les détruire ils vont les effacer ils ne vont plus exister ça veut dire ils n'avaient pas confiance en la puissance d'allah subhanahu wa ta'ala. Ta On a ici quelques paroles de l'imam ibn al-qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala quand dans Zad al-Ma'ad il nous dit: "Man qanata min rahmatihi wa ayasa min rauhih faqad dhanna bihi dhanna as-sao". Ibn al-Qayyim quelques exemples Des gens qui pensent du mal d'Allah azawajal. Celui qui perd confiance en la miséricorde d'Allah azawajal, qui perd espoir en la miséricorde d'Allah azawajal, il a pensé du mal d'Allah azawajal. من Celui qui pense que Allah azawajal Il va punir ses propres serviteurs qui sont les gens pieux qui lui obéissent et que ceux qui lui obéissent, ceux qui font le bien, ceux qui font l'amal salih qu'ils vont finir comme les kafirines et comme les amis d'Allah Azzawajal et comme les désobéissants en enfer ou dans a dunya ou dans akhirah araghi la pensée du mal d'allah subhanahu wa ta'ala parce que cela voudrait dire qu'allah azza wa jalla serait injuste ala allah 'an dhalik am naj'alu alladhina wa 'amilu s-salihati allah azza wa il nous dit si je me rappelle bien dans sourate До صاد сад ومن ظن انه يترك خلقه سدا معطلين عن الامر والنهي ولا يرسل اليهم رسله ولا ينزل اليهم كتبه فقد ظن به ظن السوء Et celui qui pense que Allah azza wajal il a créé ses serviteurs Pour les laisser comme ça, sans recevoir de révélations, sans recevoir de directives, sans recevoir de prophètes, alors il a pensé du mal d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est pour cela, comme on l'a mentionné dans d'autres cours, que le fait de croire en Allah Azza wa Jal en tant que Dieu créateur, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas un athée, quelqu'un qui dit « je crois en Dieu, en un créateur », cela implique aussi la, première, la prochaine étape qu'il croit en les prophètes qu'il doit y avoir des prophètes une révélation quelque part parce que sinon c'est penser du mal d'Allah Azza wa c'est penser que Allah Subhanahu wa Ta'ala yakhluqu 'abathan qu'il crée du n'importe quoi sans raison en tant que tel Subhanahu wa Ta'ala qu'il n'y ait pas de qu'il n'y ait pas de raison et bien sûr ça c'est complètement faux Allah Azza wa Jall nous a créé subhanahu wa ta'ala et il a créé ou bien il a euh, il a sa propre hikma dans cela subhanahu wa ta'ala la hikma afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un la zakri et il nous a envoyé des directives pour nous guider subhanahu wa qu'est-ce qu'on devrait faire quest qu'on devrait éviter de faire et cela bien sûr c'est fait à travers des prophètes que il a, وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يَجْمَعَهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ لِلثَّوَابِ وَالْعِقَابِ فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ Et celui qui pense qu'Allah عز و جل ne va pas rassembler, ressusciter ses serviteurs pour le jour du jugement dernier afin de les rétribuer, de les récompenser pour le bien ou de les punir pour le mal qu'ils ont fait, alors il a pensé du mal d'Allah subhanahu wa. تعالى ومن ظن به ان يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على ايجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء celui qui pense d'Allah Azza wa qu'il y a des choses qui arrivent dans cet univers sans sa volonté sans sa puissance tu veut dire des choses qui échappent à Allah Azza wa Jall alors Il a pensé du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ça, bien sûr, c'est des exemples qu'Ibn al-Qayyim, il nous cite, alayhi rahmatullahi ta'ala. Après cela, comme on dit, « ala thalika faqis », on peut comparer les autres situations. Et de ce fait, on dit comme il a dit Ibn al-Qayyim, alayhi rahmatullahi ta'ala. Tout celui qui voyait tout le mal, toute l'injustice qui régnait dans ce monde et qui pensait que ça, ça va se dérouler, ça va être comme ça pour toujours, pour l'éternité, même s'ils se disent musulmans. Alors, ils pensent du mal d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je me rappelle, il y a de cela quelques temps, on était avec quelques quelques frères, et on parlait de quelque chose de mal qui se faisait dans ce monde, et quelque chose, une mauvaise pratique, en quelque sorte. Et ça, c'était des frères, comme on dit, qui font la salate, et qui viennent au masjid, et ainsi de suite, lorsque quelqu'un a interrompu les autres. Et il a dit « Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Vous voulez devenir différent de tous les autres ?» C'est comme ça que le monde, il est fait de nos jours. Alors, est-ce que ça, c'est une bonne... Est-ce que ça, c'est un bon... C'est une bonne façon de... Est-ce que le croyant doit penser comme ça Bien sûr que non. Le croyant, il doit penser que le car c'est mounkar. Le mal, c'est mal. et le, Que le ma'rouf, c'est ma'rouf. Et que le bien, c'est un bien. « La yastawiyyan » Ils ne sont pas égaux, ils ne sont pas les mêmes. La wa Ce qui est pur n'est jamais comme ce qui est impur. Wa lā l wa Même si a priori, on pense et on voit Que celui qui fait le mal, voilà, il est en train de gagner. Voilà, il est en train de profiter de la vie. Et on pense que celui qui fait le bien, qui n'a pas la chance, qui ne reçoit rien en retour, qui n'est pas respecté, qui n'a pas une bonne vie, ainsi de suite, alors celui qui pense que ça va être comme ça pour toujours, même dans dunya, on ne parle même pas de l'akhirah. Alors il se trompe et il pense du mal d'Allah Azza wa Jal et on le voit aujourd'hui, on le voit ce signe majeur d'Allah Azza wa Jal, de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est est devant nous comment est que Allah subhanahu wa ta'ala en quelques jours à peine par les sebab même pas par des miracles Allah azza wa jalla n'a pas révélé n'a pas fait descendre des anges du ciel si Allah azza wa jalla voulait faire changer le monde par des miracles il peut le faire en un seul instant subhanahu wa ta'ala en une seule seconde il va faire descendre des, des malaika des anges alayhi moussalat ou sa puissance subhanahu wa ta'ala ou des pierres qui vont tomber de du ciel mais ce n'est même pas ça ce n'est même pas ça le monde est encore le monde c'est par les esbab, c'est par les causes normales, mais un simple virus invisible que Allah Azza wa envoie, subhanahu wa ta'ala, et qui fait, comme on dit, ici, un état de réinitialisation de la vie humaine. Un reset, comme on dit, total, qui ramène les gens, encore une fois, beaucoup plus proche à, à la fitra. J'ai ici une autre citation de l'imam Ibn al-Qayyim, alayhi rahmatullah ta'ala, différente. Qu'est-ce qu'il dit euh, Saola deja mansonné fawail lil ladina kafarou wa aktharun nasi yadhunnuna billahi dhanna as-sow'i fi ma yahtassu bihim wa fi ma yaf'aluhu bighayrihim il dit que la plupart la majorité des êtres humains ils pensent du mal d'Allah azoud de ce qu'il fait de eux et de ce qu'il fait des autres ils pensent du mal d'Allah ta'ala alors <coughs> ولا يسلم من ذلك الا من عرف الله واسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق ا personne n'échappe à ça il nous dit a ce sou on va penser du mal d'allah azza wajal a celui qui vraiment connaît allah azza connaît ses noms connaît ses attributs connaît sa sagesse d'allah et sa promesse qui est véridique inna wa'dallahi haqq alors il nous dit лабибу llabibun nasiha би bihadha wal yatub ila allahi wal yastaghfirhu min dhanni bi rabbih alors que chaque a nous dit fastouba allah azza wajl que chacun d'entre nous fasse la tauba auprès d'allah la tauba c'est pas seulement comme on dit pour les péchés visibles parfois la tauba pour les péchés du cœur elle est encore plus importante parce qu'ils sont plus graves que Plusieurs des péchés qu'on fait avec notre corps ou avec notre main ou autre chose. Alors il dit ici l'obligation de faire tauba in Allah azza wa jal de toutes les, les situations dans lesquelles on a pensé du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dhanu saoui billahi subhanahu wa ta'ala. wa Walau fattachta man fattacht. لَرَأَيْتَ عِنْدَهُ تَعَنُّتَنْ على الْقَادَرِ وَمَلَامَتَنْ لَهُ وَأَنَّهُ كان يَنْبَغِي أَنْ يكون كذا وكذا فَمُسْتَقِلٌ وَمُسْتَكْثِرٌ Il nous dit, si tu cherches vraiment plus profondément dans l'état des gens, il nous dit l'imam ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala, bien sûr il n'est pas en train de nous dire de le faire, on va pas... Tester les gens dans leur humain, c'est pas, ça fait pas part partie de la sunna, ça, mais il est en train de nous expliquer une réalité humaine que si tu vas chercher plus profondément, même au plus profond de plusieurs personnes qui ne l'expriment pas, mais tu vas voir qu'ils vont te dévoiler qu'ils ont beaucoup de frustration envers le qadar d'allah azawajel et son décret et ses choix subhanahu wa taala et sa volonté et que telle chose n'aurait pas dû arriver et que telle chose aurait dû arriver plutôt à telle personne et plutôt de telle sorte et, et autre chose مُستَقِلُّنْ وَمُستَكْثِرُ مُستَقِلُّنْ وَمُستَكْثِرُ un peu pour certaines personnes, un peu plus pour d'autres personnes, ça dépend encore une fois du degré de l'Iman, de la personne. Il y a des gens qui se frustrent toujours contre le qadr d'Allah Azza wa Il y a des personnes qui ne le font pas du tout et il y a des personnes qui le font de temps à autre ou bien dans certaines situations, ou bien même pas parfois sans, sans même le sans même le réaliser. Donc ça c'était pour ceux qui est de « Souudhani »« Billahi subhanahu wa ta'ala » pensée du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala Iyadabillah azza wa ta'ala encore une fois on rappelle que euh, comme on a parlé dans l'autre cours il y a de cela quelques jours Murtasarou min hajil qasidid de l'imam Ibn Qudama alayhi rahmatullahi ta'ala euh, la spiritualité en islam lorsqu'on a parlé du repentir et des péchés majeurs on a dit que les ulama ils mentionnent que sous penser du mal d'Allah azza c'est l'un des péchés majeurs min kabairi Venuble, même si c'est une action du cœur. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant Donc, on passe à la prochaine section Babun, majaffei munkiri al-qadar. La prochaine section, elle nous parle des personnes qui renient le qadar, les personnes qui rejettent le qadar. Ça, c'est extrêmement important. Et que l'auteur nous parle de ça un peu, même si habituellement les gens n'en parlent pas, ou bien les auteurs, beaucoup d'auteurs n'en parlent pas vraiment dans les, en détail dans les livres de tariq du monothéisme. C'est plus dans les livres de al-iman. Mais le qadar est très relié bien sûr a tawhid d'allah azza wa jall c'est parce que c'est euh, c'est l'un des comment ça qu'on peut dire ça c'est l'un des symboles du tawhid de la puissance de la divinité ainsi que de la seigneurie d'allah azza wa jall rububiyatu allahi subhanahu wa ta'ala alors l'iman bil qadar iman bi rububiyati allahi subhanahu wa ta'ala faman ankarahu faqad kafara bi rububiyati allahi subhanahu Tout celui qui renie le qadar, qui rejette le qadar, en réalité, il a rejeté la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, la ruboubiya d'Allah azza wa Et c'est pour cela que celui qui rejette le qadar, comme on va le voir tout à l'heure, euh, à la pire des formes, on va voir qu'il y a deux formes de ceux qui rejettent le qadar. Mais à la pire des formes du rejet de du qadar, que ça c'est kafir. Kafir, c'est pas kufrun, c'est kafir. C'est un kafir, ça veut dire il sort de l'islam. Complètement. C'est quoi le qadar Le qadar dans la langue arabe. مِنَا الْتَقْدِيرُ وَهُوَ وَضْعُشَيْءِ عَلَى نَحْوِ مَا يُرِيدُهُ وَضِعُهُ Taqdir, wa c'est le décret, la mesure. C'est lorsqu'un, quelqu'un, il écrit quelque chose et qui va se passer comme il voulait que ça se passe. C'est ça, le décret C'est ça, le sens de al-qadar comme le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus particulièrement, lorsqu'on parle ici dans le cadre de l'Iman, ils disent وَعِلْمُ اللَّهِ السَّابِق بِالْأَشْيَا C'est de un, le fait que Allah Azza wa Jal il a connu ou bien il connaît et il sait les choses à l'avance. Que Allah Azza wa Jal il a la science de toutes choses à l'avance. وَكِتَابَتُهُ لَهَا فِي الْلَوْحِ الْمَحْفُوظِ Que Allah Azza wa Jal il a écrit toute chose qui va se passer dans l'louh al dans la tablette préservée. سبحانه ta et que sa volonté elle est absolue qu'elle est ultime qu'elle est générale wa khalquhu lil a'yan wa al sifat al que Allah azza wa jalla aussi il a créé les a'yan il a créé toutes les créatures comme les êtres humains comme les animaux et ainsi de suite non seulement ça Allah azza wa jalla aussi il a créé leurs attributs al sifat al muta'alliqah donc ça c'est comme ça que certains ulama ils définissent le qadar Plus particulièrement, les ulama, ils nous disent qu'il y a quatre maratib, quatre composantes de al qadar. Alors écoutez bien ça, c'est important, Charles, c'est important de les connaître par cœur et de les écrire et ainsi de suite. La maratabe l'oula, première composante, premier niveau de al qadar, c'est al 'ilm, le savoir. La science. La science de toute chose. اي ال ايمان بيان الله سبحانه يَعْلَمُ بِالْأَشِيَئِ قَبْلَوْقُوْعِهَا Le fait de croire qu'Allah عز و جل connaît et sait connaît les choses avant qu'elles ne se déroulent avant qu'elles n'existent فَيَعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونَ Allah il sait ce qui s'est déjà passé il sait ce qui se passera dans l'avenir donc la science du passé ainsi que dans l'avenir Plus que cela وَمَا لَوْ ولا, وَمَا لَمْ يَكُن لَو كَانَ كَيْفَ كَانَ يَكُون Allah Azza wa il sait aussi ce qui ne s'est pas passé ce qui n'a jamais existé s'il avait existé comment il serait existé ça veut dire Allah Azza wa il sait subhanahu wa ta'ala si moi personnellement j'étais né en 1800 quelque chose si moi j'étais né il y a de cela deux siècles 1800 quelque chose Quel aurait été, été quel, Comment aurait été ma vie Dans tous ces détails, Allah Azza wa Jal, il le sait, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, il est le Muqaddir, subhanahu wa ta'ala. Deuxième niveau, Al-Kitaba, l'écriture. Bi-Anna-Laha, subhanahu wa ta'ala, kataba kulla ma sa yaqa'u fil lawchi al قَبْ لَا أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَوَ اللَّهَ Avant de créer les cieux et la terre, il a tout écrit dans المحفوظ. Troisième niveau, المشي'ة, la volonté. بِأَنَّمَ شَأَهُ اللَّهُ كَالٍ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُونَ Croire que ce que Allah il a voulu, que ça, ce que Allah il veut, ça existe. Ce que Allah il ne veut pas, ça ne va pas Exister, que tout dépend de la volonté d'Allah Azzawajal, même si l'être humain, dans l'islam, l'être humain, il a une volonté. Dans l'islam, on n'enlève pas, on ne, euh, on ne rejette pas la volonté de l'être humain, de l'insane. La volonté de l'insan de l'être humain, elle est sujette et elle est soumise à la volonté d'Allah Azzawajal, comme dans sourate surat Al takwir versets 28 et 29. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَيَسْتَقِيمُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Et finalement, le quatrième niveau de Al-Takdir ou bien de al c'est Al-Khalq, la création. Que Allah Azza wa Jal, il est le créateur de toutes choses. خَلَقَ الْعِبَادَ وَأَفْعَالَهُمْ وَخَلَقَ كلَّ شَيْءٍ Il a créé toutes choses, incluant les serviteurs et leurs actions. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ فَمَنْ أَنْكَرَ اَيَّ مَرْتَبَةٍ مِنْ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ فَقَدْ أَنْكَرَ الْقَدَرُ Tout celui qui renie l'un de ses euh, l'un de ses ou bien l'un de ces niveaux l'une de ses quatre composantes et eh bien il a rejeté la réalité de Al-Qadar dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala même si comme on va le voir maintenant inşallah, ils ne sont pas tous au, au même niveau Taib, on répète encore une fois c'est quoi le premier le deuxième le troisième et le quatrième premier niveau c'est la science d'Allah Azza wa que Allah Subhanahu wa Ta'ala il connaît toutes choses avant qu'elle ne se passe et Allah Azza wa il connaît les choses qui qui se sont déjà qui se sont déjà passées et encore plus que cela deuxième niveau c'est al-Kitab Allah Azza wa il a écrit La science de toutes choses. Non seulement il le sait, subhanahu wa ta'ala, mais il l'a écrit. « Kataba » On va voir le hadith dans un instant, incha'Allah, azzawajal. Troisième niveau, c'est la volonté. La volonté d'Allah, azzawajal. « Que la volonté d'Allah, azzawajal, elle est suprême, absolue, qu'elle est supérieure à toute autre volonté dans cet univers. » Et numéro 4, Al -Khalq, la création, que Allah il est le créateur de toutes choses, incluant les êtres humains et leurs actions. khalaqakum wa ma wa ma wa jazakum Donc là, on va aller dans certains détails de l'Qadar, mais j'aimerais préciser, en bien sûr qu'on ne pourra pas couvrir toute la croyance du Qadar ici dans dans cette série. Loin de cela, parce qu'encore une fois, ça prendrait des heures. Je rappelle que il y a de cela quelques années, enfin, on a fait une autre série sur le Akid qui vraiment est parallèle, complémentaire à celle-là, à celle-ci sur le Tawhid. Et celle sur le tawhid, elle est aussi complémentaire à l'autre. Donc on avait fait, je me rappelle plus, c'était peut-être une trentaine d'heures ou un peu plus, Allah Ta'ala A'lam, sur « Sharhul Aqidati Tahaouiya », l'étude de l'Aqidat Tahaouiya. Et on a parlé de plusieurs questions qui ne se trouvent pas dans ce livre-là sur le tawhid, Tout comme plusieurs des questions de tawhid ne se trouvaient pas, n'étaient pas couvertes dans le tawheed. Donc Inch'Allah, Azza wa le jour qu'on va finir avec cette série sur le tawheed, Inch'Allah, je vais essayer de me consacrer aux enregistrements, aux anciens, aux archives de l'Aqidah al-Tahawiyah pour essayer de les réorganiser, Inch'Allah, les rendre disponibles. Et après ça, Inch'Allah, les deux, Inch'Allah, Azza wa Jal, comme on dit, ça va faire un très bon combo, Inch'Allah, Azza wa Et c'est promis que tout celui, Inch'Allah, qui étudie bien ces deux séries va être extrêmement bien dans l'Aqidah, bi-idhnillahi, Azza wa Jal, wa tawfiqihi, par l'aide d'Allah, Subhanahu wa ta'ala. Ta من كِروَ الْقَدَرَ عَلَىٰ Il y a deux groupes majeurs, deux sections majeures, de euh, rangées majeures en quelque sorte, des groupes qui gagnent le Qadar. Donc ça c'est علم مقالاتي الفرق. C'est les Firq, les sectes. Ce n'est pas notre but ici d'étudier les sectes ce que les sectes elles disent dans tous les détails et ainsi de suite ça c'est un ilmu une science en elle-même et elle n'est vraiment pas importante pour ceux qui ne sont pas spécialisés mais c'est important de d'avoir une idée générale des directions de certains des sectes majeures qu'est-ce qu'elles disent sur certaines questions comme le qadar donc on a deux groupes de sectes ici qui rejettent le qadar d'une façon ou d'une autre ghulatul qadariyah On les appelle les qadariya, les qadari. Quand on dit les qadari, c'est pas ceux qui croient en le qadar, c'est ceux qui rejettent le qadar. C'est comme ça que les ils les appelaient al tout. Mais les qadariyatou, bien sûr, comme pour toutes les sectes en passant, ça c'est une règle générale, il faut jamais assumer que lorsqu'on vous dit que la secte de l'mu'tazila, il croit en telle chose, ou bien la secte de l'kawar, il croit en telle chose, que c'est nécessairement chaque idéologue chaque membre de cette secte là qui croit exactement en tous les détails OK parce que même à l'intérieur des sectes il y a des quoi des mini sectes des petits segments et ainsi de suite c'est pour ça il y a des encyclopédies entières dans l'islam que les ulamas ils ont écrit comme celle de al Baghdadi euh, al firaq ainsi que euh, que celle de euh, Ibn Hazm alayhi rahmatullahi taala al Fisal et euh, celle de al Ashari ou al Islamiyin plusieurs livres comme ça que les ulamas ils ont écrit sur les avis les différentes avis des, des sectes ainsi que les sous sectes et ainsi de suite mais en gros il y a roulé tout ceux qui renient le Qadar mais à la forme la plus extrême qualu bi anna allaha la ya'lamu bil amri qabla huduthihi ceux qui ont dit qu'Allah il ne connaît rien aucune chose avant qu'elle ne se déroule qualu bi anna l'amra unufoun c'est ce que Abdullah ibn Omar il a fait référence à ces personnes là dans le hadith qu'on va mentionner tout à l'heure hadith de Jibril alayhi salam lorsqu'il a dit, lorsqu'il a euh, répandu par des paroles qui indiquent que ces gens-là sont des kouffars. Et bien sûr, c'est des kouffars. Tout celui qui prétend que Azza wa Jal ne connaît pas les choses avant qu'elles ne se déroulent, avant qu'elles ne se passent, eh bien ça, c'est un kafir, Billahi, Azza wa C'est un kouffro clair et évident. Donc, ça, c'est la forme la plus extrême de le fait de renier le qadar, c'est incarou c'est la première, le premier niveau qui devrait être le plus évident, qui devrait être le plus évident, qui est quoi, qui est incarou l'ilm, ça veut dire le fait de connaître que Allah azawajel, il connaît, être convaincu, croire que Allah azawajel, il connaît toute chose avant qu'elle ne se passe. Sinon, ça veut dire que Allah azawajel, il est comme nous, subhanahu wa taala, il découvre les choses après leur apparition alors c'est quoi ici c'est quoi l'idée même de croire qu'Allah il est Arab, il est le Dieu, il est le Seigneur il est le Créateur, comment se fait-il que le Créateur de choses ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avant que les choses ne se passent, alors là le coffre il est, il est évident iyadhan billahi subhanahu wa ta'ala fa'aula'i kad kafaru wa kharadou mina kharadou mina al-islam, en passant les ulama' ils disent hadhi il firqatu qadin qaradat Que les ulama ils disent ces gens là qui vont à cet extrême c'est rare et c'est pour ça que les ulama depuis plusieurs siècles ils disent que cette forme la plus extrême de Qadariya qu'elle n'existe plus qu'elle n'existe plus Mais lorsqu'ils disent qu'il n'existe plus, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes comme ça. elle n'existe plus en tant que secte. Ok Ça veut dire jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'idéologues, des gens comme ça, organisés, bien organisés, qui, qui ont leur propre rituel et ainsi de suite, et qui se disent musulmans et qui renient le qadar, qui renient la science dans la hasanah. Parce que là, ça serait aberrant. Mais devinez quoi Guess what, comme on dit. En tant que personne, ça existe encore. Et il y a dans ce pays même, il y a quelqu'un qui s'appelle Imam et qui est connu et qui a des vidéos sur Internet et ainsi de suite. Et qui depuis plusieurs années, alors dans le temps, il y avait des gens qui faisaient des redoutes sur lui. Et même lorsqu'il est venu ici à Montréal, il y a des gens, des imams et tout, ils avaient fait euh, de la pression il y a de cela quelques, quelques années pour que les Massajids, ne l'invite pas pour qu'il ne le reçoive pas parce qu'encore une fois c'est quelqu'un qui a une barbe et qui parle avec le Coran, avec les hadiths et tout et qui s'appelle shiikh ou imam ainsi de suite et qui en réalité ne croit pas qu'Allah Azzawajal il connaît les détails des choses avant qu'elles ne se déroulent Iyad Billah Azzawajal C'est un kafir, même s'appelle imam, shiikh je ne sais pas quoi. C'est très malheureux parce que comme j'ai dit, dans le temps les gens prenaient soin de ce genre de choses mais de nos jours c'est devenu bien sûr un business pour plusieurs personnes et récemment j'ai vu que son nom apparaissait sur des annonces de campagne de hadj donc c'était comme un imam comme ça entre guillemets qui part avec d'autres imams pour faire le had donc c'est extrêmement grave donc pour ça on dit toujours que c'est important de connaître notre religion connaître notre notre din. après ça nous avons la deuxième secte la deuxième secte Bien le deuxième groupe plutôt, deuxième camp de ceux qui renie le qadar mais qui n'arrivent pas au premier, comme on a dit. Regardez ici c'est important parce que euh, c'est pour ça que vous allez voir en charla celui qui rejette le qadar on va dire il rejette quoi dans le qadar Ça dépend. Il y a certaines choses comme la science dans l'azawiyah celui qui la rejette c'est un kafir parce que c'est extrêmement évident. Il y a d'autres questions de le qadar qui pourrait être moins évidente surtout pour l'awam pour la masse des musulmans comme khalq af'al al-ibad le fait qu'Allah il a créé nos actions même les ulémas ils disent ça on en parle pas aux masses faut pas dire ça sur le minbar et tout aller dans les détails parce qu'il y a des personnes ils ne sont pas doués d'assez d'intelligence ou bien qu'ils n'ont pas un certain niveau de base dans l'islam pour pouvoir absorber ce genre de choses Et c'est pas important qu'ils puissent les absorber. Le plus important c'est qu'ils connaissent quoi. Masha Allahouken Ce que Allah il veut c'est ça arrive. Ce que Allah il veut pas, ça arrive pas. Tout revient à Allah Azza Wajel. Ce qui arrive c'est par le qadar d'Allah Quelque chose que j'aime pas qui est arrivé. Qadar Allahou Amasha faal. Alors c'est ça le iman comme on dit de base le minimum ici à avoir pour que notre iman il soit, il soit valide. D'autres positions, d'autres détails plus avancés de al qadar, ce n'est pas, ce n'est pas nécessaire que chaque personne bien sûr puisse les les connaître et que parfois en en parler à certaines personnes ça peut devenir une une al-ibad une épreuve pour pour certaines pour certaines personnes. Okay. donc il dit ici, le deuxième groupe de sectes qui rejettent le qada mutaakhiru al c'est plus les les mutaakhirid ça veut dire les quand on dit mutaakhir ça veut dire ceux qui sont dans le temps plus proches les derniers siècles donc certaines sectes Sur certaines questions, remarquez, ça c'est intéressant, les ulama, ils disent les sectes ici qui s'affilient à l'islam, certaines sectes sur certaines sur certaines questions, le plus que le temps avance, le plus qu'elles se détériorent. Ça veut dire elles s'éloignent encore plus de la vérité. Dans d'autres cas, certaines sectes sur certains points, le, les les membres plus récents de ces sectes-là, al ils sont plus proches de la vérité que muttamine que les premiers idéologues les anciens idéologues de ces de ces sectes là comme dans le cas ici de le Qdar c'est chez les mois entre autres la, la secte de ellemo les et eh bien ils ont rejeté le fait que la il a créé les actions des serviteurs ils ont dit non ça c'est pas vrai mais ils ne sont pas arrivés ici au point de dire que la zo' ne connaît pas les choses avant qu'elle n'est existe. Okay? C'est pour ça, les ulamas, ils disent quoi Ils disent que cela sont des mubtadi'a. C'est la bid'a ici, c'est des innovateurs, mais ce n'est pas des kuffar à cause de cela. Celui qui renie le le, le d'Allah Azza wa Jal, la science d'Allah Azza wa il est un kafir, mais celui qui renie le fait qu'Allah Azza wa il a créé les actions de l'ibad, des serviteurs. Alors lui, c'est un moubtadi'ah parce qu'il rejette, encore une fois, des choses qui sont dans le Coran et dans le Sunna, mais qu'il a une choubah ici, Ça se peut que la personne elle a mal interprété la chose et c'est pour ça c'est un c'est un moubtadé. Même si les ulama sont mauhum madousel umma, les ulama ils ont fait référence à eux comme étant les madous de cette umma. C'est qui les madous? Le madous c'est ceux qui croient en deux créateurs, le, euh, la lumière ainsi que les ténèbres. Que la lumière elle crée le bien et les ténèbres créent le mal. Parce que la grande chouba de ces gens là donc des moubtadé tradaires il y a plus récents ceux qui ne sont pas extrêmes comme les murtazilins leur grande chouba c'est quoi bien sûr c'est dans les actions qui sont qui sont un mal affahal ou ashshar ils disent Allah azawajalla n'a pas créé le mal subhanahu wa taala alors ils vont dire est-ce que c'est Allah azawajalla qui a créé les actions de Iblis alors Alors ça, ça va être une chouba pour eux, par exemple. Et de ce fait, ils vont renier ce genre de choses, bien sûr. Comme on a dit, le détail de ce genre de questions, InshaAllah, vous allez le trouver dans d'autres séries comme l'étude de l'Ahqaida tahawiyya tahawiyya taqdir Maintenant, le décret divin, ce que Allah Azza wa Jalla il a, il a écrit sur wa taala. Ça aussi, ça a plusieurs niveaux que les uléma ils mentionnent. Nous avons Комије ниво? Ат-тақдиру л'ааму л'азалију Ва хуа лави фил Ки е азалијун C'est quoi азалијун? Ле Иншаллах, ќе ви л'екрија Азалијун C'est quoi азалијун? <coughs> Ce qui е C'est Ce qu'on appelle, dans le, dans le langage mathématique, parce qu'à ma connaissance, il y a pas un, un mot en français pour le azali. Il y a abadi qui est éternel, mais euh, le azali, c'est le moins éternel. Ça veut dire, dans le langage mathématique, c'est le moins infini. Azali, aïllahi azal, ça a toujours été comme ça. C'est ça le mot ici, al-azali. Alors, les ulamas, ils disent, al العام al-azali. وَهُوَ الَّذِي فِي الْلَوحِ الْمَحْفُوظِ Ce qui est écrit auprès d'Allah Azzawajal dans الْلَوحِ الْمَحْفُوظِ La tablette préservée auprès d'Allah Azzawajal لا يتغيير ولا يتبدل Cette écriture-là ne change jamais. Il y a rien qui va la changer. Ça veut dire avant la création des cieux et de la terre. Allah Azzawajal, il a écrit qu'il va écrire qu'il va créer Adam a.s. et qu'Adam il va désobéir dans Al-Jannah et qu'il va descendre vers la terre et qu'il va avoir prophète nous a.s. et qu'il va avoir le déluge et qu'il va y avoir Mohamed salam et la bataille de Badr et de Uhud et tel et tel et Salahuddin al-Ayoubi jusqu'à la première guerre mondiale, jusqu'à la deuxième guerre mondiale, jusqu'à la pandémie du... Euh, coronavirus jusqu'à ce qui va arriver plus tard, le Messie, tout ça Allah Azza wa Jalla il l'a créé, il l'a écrit plutôt dans leahul dans la tablette préservée avant la création de cet univers des cieux et de la terre et ça ce qui est dans leahul ça ne change jamais wa wa umul kitab ça ça ne change pas C'est pour ça il dit le prophète, alayhi wa salam) dans le hadith authentique, « Katab Allahu » Cherchez juste ici le hadith pour s'assurer, incha'Allah, qu'on ne saute pas les hadiths qui étaient mentionnés au début. Euh... T'as dit, pas ici dans... Euh... « Katab Allahu maqadira al-khala'i qabla khalqis samawati wal-ard bi khamsina al-fasana Allah Azza wa Jal il a créé Il a écrit plutôt le décret, le destin de toute chose, de toute créature, avant la création des cieux et de la terre, 50 000 ans. Donc 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, l'Arzou. Il a écrit le destin de toute chose. Donc ça c'est le premier niveau. Après ça il y a un autre niveau qui est il y a le taqdîr al-ʿumûriyûb, qui est le décret. La mesure, l'écriture, reliée à la personne, à chaque être humain. Et ça, c'est lorsque sa mère était enceinte de lui. Juste avant la naissance, quelques mois avant la naissance de n'importe quel être humain, lorsque... Il est encore dans la matrice de sa mère. Allah Azza wa Jal, il envoie le malak. Comme dans le hadith authentique du prophète, rapporté par Bukhari et Muslim. C'est l'un des 40 hadiths très fameux, les 40 hadiths nawaïs qu'on va étudier. Le malak, l'ange, va être envoyé par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Il va souffler l'âme dans ce corps là qui va naître dans quelques mois wa yumaru bi et là il va ordonner il va recevoir l'ordre d'écrire quatre choses bi katbi d'écrire quoi son rizq sa richesse ce qu'il va recevoir lors de sa vie wa son délai de vie ça veut dire sera né quand va mourir quand wa 'amalihi ses actions Ainsi que Shakhion Sa'id, c'est quelqu'un de qui va être dans le bonheur ou bien dans le malheur. Ça veut dire des gens du paradis ou bien des gens de des gens de de l'enfer. Et finalement, nous avons deux autres stations ici ou bien deux autres niveaux. Là, le taqdir, le décret qui est annuel, ce que Allah Azza wa révèle à chaque année, une fois par année. Et ça, c'est quand Si on était en classe, on aurait posé cette question-là pour avoir pour avoir un petit concours, ou bien un petit bonus, mais malheureusement, on le fait à distance. Ça, c'est lors de Laylat Al-Qadr, comme Allah Azza wa dit, subhanahu wa ta'ala, dans sourate Al-Dukhan. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُ أَمْرٍ حَكِيمٍ Certains ulemas disent c'est pour cela qu'elle s'appelle ليلة القدر parce que ça vient de ça vient de al القدر et à vous d'imaginer encore une fois à vous d'imaginer si vous voulez imaginez subhanallah la grandeur la puissance du قدر d'Allah subhanahu wa ta'ala même à quel point est-ce que ça peut même être comment on dit euh, même effrayant subhanallah le قدر d'Allah alors imaginez que lors de la dernière Laylatul Qadr, pas la prochaine, la dernière, celle qui est passée, ça fait environ 11 mois et, euh, et quelques semaines, ou bien quelques jours, Lors de la dernière Laylatul Qadr, Allah il a révélé le qadar de toute chose qui va se passer dans cet univers, dans ce monde, pour la prochaine année. Et parmi les choses qu'Allah a révélées aux anges, et que toute l'humanité était ignorante de cela. Imaginez combien de personnes, lors de cette Laylatul Qadr, étaient en train de faire du'a et le salat de sa soeur, et combien de personnes, la majorité des êtres humains qui étaient soit dans la rafla, ou qui dormaient, ou pire encore, ceux qui étaient dans la dunya, ceux qui désobéissaient à Allah, et ainsi de suite. Lorsque ce qadr, il est descendu du ciel avec un, un grand iptila, une grande épreuve qui va arriver avant le prochain Ramadan. Toute une pandémie mondiale qui va changer le cours de la vie d'eux de l'humanité. Alors imaginez, subhanallah, ça c'est le qadar d'Allah Azza wa Jalla, la puissance ici de al-qadar que lorsque Allah Azza wa Jalla écrit quelque chose, il n'y a personne qui peut qui peut la changer. Et par la suite, on a at-taqdiru al-yawmi li qadar, qui est quotidien, comme Allah Azza wa Jalla il dit subhanahu wa Ta'ala, "Kullu yawmin huwa fi sha'n", Allah Azza wa Jalla il révèle aussi Donc ça c'est le qadar qui est écrit dans les registres entre autres des malayka alayhi muhsalam qui doivent exécuter des ordres d'Allah azawajel. Rappelons-nous quand on a parlé de rire, des vents et ainsi de suite, des, des nuages, tout ça comme dans les hadiths d'Allah azawajel, il a assigné des anges, malayka alayhi muhsalam qui gèrent tout cela. Mais les malayka, ils ont le qadar que Allah leur a, leur a révélé et que eux ils doivent exécuter ce qui est dans le qadar, dans la volonté d'Allah subhanahu wa. تعالى طيب التقدير الازلي لا يتغير ولا يتبدل on a dit le تقدير éternel moi l'infini qui est sur la tablette préservée alors lui il ne change jamais il ne change jamais on appelle moi infini pourquoi est-ce qu'on appelle moi infini quelqu'un va dire c'est mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wasallam Que c'est écrit dans la tablette préservée 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Quelqu'un va dire, c'est pas moins infini, c'est pas Azalium. Là, il faut faire la distinction entre Zamanul Kitab, ça c'est le moment de l'écriture, le moment lors duquel Allah Azza wa Jalla il l'a écrit sur l'ouhul mahfoud et Allah Azza wa fa Il fait ce qu'il veut. Subhanahu wa Taala. Mais avant ça, même avant qu'il n'écrive sur l'ouhul mahfoud Lam yezeli Allahu Allah Azza wa Jalla il a toujours su ce qu'il ce qui allait se passer dans cette, dans cet univers et ce qu'il va écrire subhanahu wa ta'ala. c'est pour ça. Encore une fois, la science d'Allah Azza wa Jalla n'a pas de début parce que Allah Azza wa Jalla il est le premier comme ils disent les ulama bil abtida bil abtidae فلا شيء il n y a rien avant Allah azza И, jall et de ce fait la science d'Allah azza wa jall elle a toujours été là et euh, Allah subhanahu и ta'ala a toujours su la réalité et l'avenir de De toutes choses. Mais pour ce qui est des autres taqdirs, les ulamas, ils disent اما taqdiraat ul-ukhra fayakounu fiha ta'liqun fayabhuullahu ma yasha'u minha wa yuthbit les autres taqdiraat comme le taqdir de Leila tul-qadr. Eh bien, il peut changer. Il peut changer. Parce que ça, ce n'est pas ce qui est écrit dans لَوْحُ الْمَحْفُونَ Ça, c'est ce que Azza wa Jal il révèle malaika alayhi Ce qu'ils écrivent dans leur registre Ça, ça peut changer comme dans le Doua ou bien dans le Hadith authentique du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. لا يَرُدُّ الْقَضَاءِ Il dit le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que rien ne change le destin à part le Doua, l'invocation. Et il dit alayhi wa sallam. وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُورِي إِلَّا الْبِرْ Et rien n'ajoute dans la vie de la personne. Ce qui accroît, ce qui donne une vie qui est plus longue. Rien à part quoi الْبِرْرُ Бир, ça veut dire certains sa savants ils disent ici c'est silatu ar-rahim ou bi'rru al-walidayn si je me rappelle bien wallahu ta'ala a'lam hassanahu al-albani si al-albani dit c'est un hadith avec une bonne chaîne de narration toujours en passe quoi quand on dit. fois qu'on cite des hadiths toujours des hadith qui sont sahih ou bien hasan, sauf si On fait la mention du contraire, ok Même si j'oublie que de mentionner si c'est un hadith qui est authentique. Tous les hadiths qui sont faibles, on les enlève, sauf si parfois c'est important de les mentionner en disant qu'ils sont, qu'ils sont faibles. C'est pour ça. Ibn euh, Ta'im alayhi rāḥmātu lāyta nous dit ما كتبه وأعلم به que Allah azza wa jalla écrit pour les anges. Est-ce qu'il a ordonné aux anges Eh bien ça, ça peut quoi Ça peut augmenter ou diminuer selon les asbab selon certaines causes bien particulières et exceptionnelles fa innal abda yamuru Allahu almalaikata an taktuba lahu rizqan fa in wasala rahimah zadahu Allahu ta'ala ala car par exemple le serviteur quelqu'un Allah azza wa jall il ordonne aux malaikata de lui donner un rizq bien particulier ça c'est son rizq c'est sa richesse après ça il dit ibn taymiyah alayhi rahmatullah ta'ala إِذَا وَصَلَ رَحِمَهُ S'il allonge ou bien s'il maintient ses liens de famille, Allah Azza wa il ordonne qu'on lui accorde plus de risques et plus de plus de richesses comme dans le hadith du prophète alayhi s-salatu wa salam authentique là-dessus, مَنْ سَرَّهُ أَنْيُبْ سَطَلَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْ سَأَلَهُ fi أَثَرِهِ Donc ça, encore une fois, c'est un rappel très important ici sur « Silatou ar-Rahim », l'importance des liens, des liens de famille. Toutes les questions reliées au Qadar, comme on l'a expliqué dans « Al-Tahawiyya », ce n'est pas des questions qui sont absolues. Ça veut dire ce n'est pas des questions qu peut dont on peut traiter pour toujours pendant des journées entières. Si quelqu'un commence à parler de la question du Qadar pendant des jours et des semaines, Alors il y a certainement un problème quelque part dans les paroles de cette personne ou bien dans dans sa croyance riyad billahi azza wa c'est pas comme le fiqh c'est pas comme l'histoire c'est pas si on peut on peut utiliser on peut étudier ici la sirah l'histoire et en parler pendant pendant des années faire des réflexions des études plus plus poussées plus détaillées sur chaque petit détail de qui walakin des questions comme le qadar c'est des questions très sensibles c'est pour cela oh Meilleur des cas, on peut passer quelques heures là-dessus pour couvrir les textes, les ayats, les hadiths là-dessus, ce que ça nous dit. Le reste, on dit « Allahu A'lam » et on ferme cette porte parce que sinon, continuer au-delà de ce que les textes clairement apportaient, ça va nous égarer. Il nous dit « Al-Qadaru » من أصرار الله تعالى لم يطل عليه ملك مقربا ولا نبي morرس que le qar c'est un su secret deله et queallah n'a pas donné accès à ce secret même aux anges les plus rapprochés ou au prophète qu qui l aa envoyé subبحوتala et de ce لا يجووز الخوض فيه ولا البحث عنه ببطيق ال العاق et de ce fait il est clairement interdit d'en Par la simple raison, par l'opinion, par la réflexion. C'est interdit. وَقَدْ سَأَلَ رَجُلُونَ عَلِيَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Il dit le Barawi, qu'un homme il est venu demander à Amir al-Mu'minin, Ali, en disant أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَدَرِ Parle-moi du qadr. الْمُؤْمِنِينَ Donc c'est comme si cet homme-là, il est, il est un peu, comment on dit, il est un peu... Curieux, il veut en savoir plus sur la question du qadar ici du destin. Qu'est-ce que Ali radıyallahu ta'ala, anhu il a dit Il a dit "Tariqun mudlimun falat esluqhu. C'est un chemin obscur. Alors, ne l'entreprends pas. Faut pas marcher dans ce chemin. C'est dangereux, c'est obscur, c'est noir. Ça veut dire tu ne peux rien voir. Tu n'es pas équipé pour avancer. On le sait. On le sait que, euh, on le sait dans notre vie humaine." Si on, si on est quelque part, s'il y a une forêt ou une jungle ou autre chose et qu'on n'a pas les moyens de voir, c'est ça fait noir à l'intérieur, c'est obscur, même les plus courageux. Même parfois des soldats, autre chose, ils vont dire, même une armée va dire on va pas avancer, on va pas entrer à l'intérieur, c'est dangereux, on ne peut rien voir. Et il dit « Fa'a'ada alayhi su'al » L'homme, il a insisté, il a redemandé la question. Ya awira almu'minin, akhbirni anil qada. Ali ibn Abi Talib, radiyyallahu ta'ala, il a dit, Bahrun amikun, la taludhu. C'est un océan qui est extrêmement profond. Alors, ne t'y aventure pas. Ne va pas essayer de nager à l'intérieur de cet océan. C'est extrêmement dangereux. La question ici, si j'ai bien compris, même le dua, ne peut pas changer la tablette préservée. Exactement. Même le doua. Il n'y a rien qui change la tablette préservée. C'est pour ça que la tablette préservée, elle représente encore une fois le ilm absolu d'Allah Azza wa Ok, Même les anges n'ont pas accès à la tablette préservée. Même le malaïka alayhim. C'est pour ça il dit c'est pour ça la tablette préservée, Allah Azza wa il l'a nommée « Ummul kitab »« Yamhu Allahu ma yasha'u » وَيُثْبِتْ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ Allah Azza il change ce qu'il veut dans les registres, mais il a auprès de lui أُمُّ الْكِتَابِ le mot أُمُّ ça veut dire la référence de tous les livres c'est la référence suprême c'est la référence par excellence ça veut dire, c'est là où se trouve l'information la plus définitive et la plus, quoi, véridique la plus déterminante comme on dit طيب nah. euh, <coughs> ولا يجوز للمسلم وفيكم بارك الله جزاكم الله خير ولا يجوز للمسلم ان يدخل في تفاصيل القدر ويفتح على نفسه باب الشكوك والاوهام ولا يدخل في التفاصيل والاسئله لماذا كذا, ولماذا كذا؟ il est clairement défendu interdit pour le musulman ici d'entrer dans les questions détaillées <coughs> du qadar ou de commencer à méditer sur des questions détaillées de al qadar ou de se poser Pourquoi telle chose Pourquoi telle chose Trop, encore une fois, trop se poser ce genre de questions-là, ça va nous égarer, ça va nous mener vers le coffre de un et vers le hayra, vers un égarement, vers la perte et vers le doute. On ne va pas trouver de de réponse à, réponse à à cette question-là. Taïb, <coughs> les hadith que l'auteur il a cité ici, les textes qu'il a cité dans la question de le qadar ici. علي ابن عمر قال والذي نفسي والذي نفس عمر بيده لو كان او والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لاحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر عبد الله بن عمر ça c'est le hadith très connu hadith de Jibril alayhi salam on connaît le hadith que Jibril Mais ce qu'on connaît, c'est la version abrégée. La version complète du hadith dans Sahih Muslim, avec sa chaîne de narration, eh bien, elle commence avec une histoire, une petite histoire ici, qu'on est venu, des gens des tabérines, sont venus chez Abdullah ibn Umar, le fils d'Umar ibn Khattab, en lui parlant de certaines personnes qui, euh, qui euh, dans Al-Basra, en Irak, Il parlait dans al-Qadar, il reniait le Qadar, il disait in al-amara unufun que Allah ne connaît les choses qu'après leur existence. Et il disait que malgré cela, on est lure par ce genre de personnes parce que il font beaucoup de, de salles et ainsi de suite. Wa al-ilm, c'est des gens qui semblent être très très intelligents et très sages, et très pratiquants, très religieux. Alors qu'est-ce que Ibn Umar, il a dit sur ce genre de personnes? Il dit quelqu'un comme ça, c celui qui ne croit pas en le Qadar. Euh, si il va dépenser l'équivalent du monde d'Uhud plein d'or ça veut dire une richesse qui dépasse la richesse de tout un, tout un pays probablement aujourd'hui une une montagne pleine d'or s'il va la dépenser Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas son action ça veut dire que c'est un que c'est un kafir après ça il a cité le nom hadith de Jibril alayhi salam wa shahidu fihi donc shahid On a dit tout à l'heure le shahid, c'est quoi le shahid c'est euh, c'est en quelque sorte euh, la preuve ça veut dire c'est la la partie du hadith en tant que tel qui est pertinente ou bien même dans la ayah du coran une partie de la ayah une phrase ou un mot clé qui est pertinent pour la question qu'on est en train dont on est en train de débattre alors c'est la partie dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il définit al-Iman, la foi, en citant les six piliers, et il dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi, wa al l'akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi, le sixième des piliers de la foi qu'il cite alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est de croire en le qadar, dans le bien, ainsi que dans le mal. Donc, ça, ça fait partie des fondements de al-Iman. Si l'un de ces fondements, n'existe pas tout le iman s'écroule bien sûr et la personne il est kafirun billahi al azim Imam Al-Qurtubi عليه رحمه الله تعالى nous parle de ces gens-là qui renient le qadar ça veut dire qui renient le ilm d'Allah la connaissance antérieure d'Allah azza wa il dit la shakka yadhhabu ila dhalik il n'y a pas de doute qu'une telle personne est un kafir ça c'est al qurtubi pas le qurtubi qui fait le tafsir c'est al qurtubi qui est sahib al celui qui a fait l'étude de sahih muslim mufhim fi sharh sahih muslim un excellent livre parmi les meilleurs livres ici de shuruh al hadith و ائمام ابن تيميه رحمه الله قال فيه الملائمه كمالك والشافعي واحمد ان المنكرين بالعلم المتقدم أو بعلم الله المتقدم يكفرون que c'est l'opinion de Ahmad Malik ainsi que Shafi que ces gens-là sont des kuffar sont des kuffar b'iazab billah azza طيب كي سي كيسيون lorsqu'que le prophète sallallahu alayhi wasallam il dí, Il faut croire en le « qadar, que ce soit le « khair », ça veut dire le « bien », ou le « char », ça veut dire le « mal ». Alors, le « bien », encore une fois, ça peut être euh, un « qadr ». Quelqu'un dit « c'est un rizq » que je viens d'avoir, je viens de faire un, une, un très bon contrat, je viens de trouver un emploi. Alors là, il faut croire que ça, c'est pas par le « qadr » d'Allah Azzawajal. Ce « khair » qui est arrivé, c'est pas par « ma force ». C'est avant tout par le qadar d'Allah Azza wa Et dans le char, dans le mal, un incident arrive. Je suis victime d'une injustice. Alors, ça, ça m'arrive par le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut croire en ces deux choses-là. Ce qu'on appelle le char, ici le mal. Qu'en est-il maintenant de certains textes qui disent que Azza wa on ne lui attribue pas à char, le mal Dans le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih Muslim Le Prophète ﷺ, <coughs> il disait لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالْشَرُ لَيْسَ إِلَيْكَ Le char ne revient pas à toi, Ya Allah. On n'attribue pas al char à Allah. Alors comment est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux textes Bien sûr que non. Comment concilier deux choses Ça parle de deux choses complètement différentes. إِثْبَيَتُ شَرِّ فِي الْقَدَرِ إِنَّمَا هُوَ بِلْإِضَافَةِ إِلَى الْعَبْدِ Le qadar qui est un mal, on le décrit comme étant un mal selon sa propre nature, selon sa nature en tant que création ou selon ce qui m'arrive à moi en tant que personne, son impact sur moi. Donc dans l'islam, quand on dit qu'il faut croire en le qadar et tout arrive par la hikmah d'Allah عز و جل, Ça ne veut pas dire que la pauvreté, c'est comme la richesse. Non, dans l'islam, la richesse, c'est un bien, « khayrun »,« wal faqru », la pauvreté, c'est « charrun », c'est un mal. La pauvreté en soi, pas le contexte, la pauvreté. La santé, c'est un bien, c'est un « khayrun », la maladie, c'est un mal, c'est « charrun ». Il ne faut pas mêler les deux, il ne faut pas dire que tout n'arrive que par le « qadr » d'Allah, alors même la maladie, c'est une bonne chose. Alhamdoulilah, c'est une bonne nouvelle Euh, la pauvreté c'est une bonne nouvelle non c'est charron c'est quelque chose de de mauvais en tant que tel par contre si on voit ça de façon plus relative ça veut dire plus globale en tant que takdir d'allah azza wa en tant en tant que de, en tant, pas en tant que créature mais en tant que décret d'allah azza wa ce que allah azza wa lui-même il a choisi subhanahu wa ta'ala wa c'est un khayr c'est une il y a du bien, et il y a de la sagesse dans la Azazel, et ce n'est que du bien. Pourquoi Parce que même s'il y a parfois des choses qui sont mal, mais il y a l'image plus générale, soit parfois pour la personne en tant que telle, okay, la personne en tant que telle, quelqu'un qui a eu un accident, il a eu un accident, et c'est quelqu'un que la il aime et qui ne mérite que le bien. Allah Azza wa Jalla lui a donné cet accident, il y a un bien dans cet accident et il va le découvrir avec le temps. Que ce soit il découvre dans la dunya ou bien il le découvre dans l'akhira. Ou quelqu'un pourrait être quelqu'un qui ne mérite pas le bien. Peut-être quelqu'un qui a fait beaucoup de mal, quelqu'un qui a eu des douas contre lui. Dua ul madloum des personnes opprimées, victimes de ces victimes, qui ont tellement fait de douas contre lui, d'invocation d'Allah Azza wa jalla contre lui et que Azza wa il lui a accordé cela comme quoi, par justice. Alors, il lui est arrivé un accident, un accident, c'est un mal en tant que tel. Mais, la justice, ici, l'aspect justice, ou bien le fait que Allah Azza wa Jal veut l'éloigner, Des gens, afin qu'il ne leur fasse pas de mal. Allah Azza wa Jalla, il a éprouvé quelque chose, par quelque chose, afin qu'il laisse les gens tranquilles. Alors, il y a ici une hikmah, une sagesse. Donc, comme on dit ici, the big picture, l'image la plus grande, ici la situation plus grande, en tant que qadr d'Allah Azza wa Jalla, sagesse, il n'y a que de bien qu'on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il dit ici, mit la qat'i, yadi sariq, La punition du voleur en islam, on sait que dans, dans l'islam le voleur sa main elle est coupée, ça c'est dans les houdouds, c'est évident. Alors est-ce que c'est un mal Quelqu'un va dire mais ça c'est horrible, c'est atroce, est-ce que c'est un mal Oui l'action en tant que telle est un mal, C'est ça fait souffrir la personne, c'est une perte pour la personne de perdre sa main. Mais si c'est justifié par le shara' d'Allah azza wa jal, خَيْرٌ وَحِكْمَا C'est un bien et c'est une sagesse خَيْرٌ لِسَّارِق بِإِسْقَاطِل عُبْقُوبَتِ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَة De un, ça lui éparg la punition de l'enfer C'est une kaffara pour lui الحدود у kafaratun. Comme dans Sahih al-Bukhari, donc Al-Hudoud, c'est des kaffarat. al les punitions en islam, et eh bien, ça enlève la punition de Wa akhira وَخَيْرُ لِغَيْرِهِ لِحِفْضِ الْأَمْوَالِ Et c'est aussi un bien pour les autres personnes. Pourquoi Parce que ça leur a épargné leur argent et leur richesse. Un voleur de moins, comme on dit, dans le marché un voleur de moins dans dans la scène. Bien sûr, il y a des des règles et des conditions à ça dans l'islam, c'est pas quelque chose d'anarchique comme ça ou bien de barbare. il y a des règles, il y a des conditions bien particulières, ce sont le, le hukm d'Allah Azza wa Jall, pas seulement quelque chose comme ça qui est laissé à n'importe qui d'aller pour punir les gens parce qu'ils sont des voleurs ou bien qu'on pense qu'on qu'ils sont qu'ils sont des voleurs. Inchallah, je je voulais donner ici juste une petite histoire, un petit un petit exemple qui s'est déroulé cette semaine, qui s'est déroulé cette semaine. <coughs> Encore une fois, Et ça nous montre ici que, malgré que les gens ils disent ce qu'ils disent sur l'état des musulmans, et ils disent que les musulmans, plusieurs musulmans n'ont pas un bon akhlaq, et que l'état des que... là on est d'accord sur plusieurs de ces points. Mais pas au point ici d'exagérer et de dire que, comme certains disent, les musulmans sont pires que les kuffar. On peut jamais dire une chose qui est pareille sauf les musulmanes qui sont mu'nefikines qui sont pas de vrais muslims, qui sont pas de vrais croyants oui ils peuvent être pires que le kuffar mu'nefikine fait d'arkil esfelimine mais non mais en général la, la communauté des musulmanes ne peut pas être pire que quelqu'un félin Riyad jamais malgré qu'il y a des imperfections même si les gens s'éloignent de la religion d'Allah Azawajel on dit que ce qu'ils font c'est mal ça c'est pas digne d'Allah Azawajel mais on va toujours trouver beaucoup plus de bien qui est là pour Prouver encore une fois que ça, c'est des traces de l'islam qui sont là et qui amènent le bien. Alors cette semaine, il y a une affaire comme ça qui était présente sur Internet. Il y a dans le pays qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite, politiquement bien sûr, je n'aime pas cette appellation s'appelle Ardo al-Hijaz, Ardo al-Haramain, mais c'est comme ça qu'on l'appelle politiquement de nos jours. s'appelle l'Arabie Saoudite et je ne suis pas en train de défendre l'Arabie Saoudite, loin de cela bien sûr. mais il y a des choses qu'ils appliquent, qui Sont en accordance avec l'islam. C'est pas, il faut pas ici être lerré par le fait qu'ils appliquent sharia ou autre chose, mais il y a des choses qu'ils appliquent que c'est l'islam. Tout comme parfois même les kuffars, même en Occident, il y a des choses qu'ils font. On va dire ça, c'est la même chose qu'en islam. Donc ça, y a pas, y a pas de mal dans ça. Donc parmi les choses qu'ils appliquent encore, jusqu'à un certain degré, bien sûr, c'est al-hudud, c'est certaines peines dans l'islam, certaines punitions, Bien sûr, ils, vont, ils les appliquent pas. De, parfois, ils, les appli ils vont les appliquer de façon injuste envers des personnes qui sont innocentes. Et parfois, le contraire, ils ne vont pas l'appliquer sur un shérif, sur les dignitaires, sur les puissants, sur les dirigeants. Donc, il faut pas dire ici qu'ils appliquent l'islam. Il faut pas entrer dans cette erreur. Mais lorsque quelque chose est fait selon l'islam, on, on va dire que c'est comme ça. C'est ça ce que l'islam il dit. On peut pas mentir. On peut pas mentir sur une chose pareille, même si on n'aime pas des gens ou bien on n'aime pas leur politique ou autre chose. Ça y est. Il y a un jeune homme, je ne sais pas quoi, je ne sais pas les détails de l'histoire, mais il y a de cela quelques années, un jeune homme qui a eu une dispute avec l'un de ses amis et il l'a assassiné, avec une A, il l'a assassiné. L'accusé a été pris en prison le temps de faire l'enquête et le jugement, la justice et ainsi de suite. Et subhanallah, il l'a passé, passé je pense, 4 ans, 5 ans comme ça en prison. Ça prend un peu de temps, la procédure administrative, et ainsi de suite. Et là, bien sûr, après ça, on l'a déclaré coupable. Et là, quand quelqu'un est déclaré coupable d'un meurtre volontaire dans l'islam, qu'est-ce qu'on fait C'est la peine de mort. إلا أن يفوت Ou Adam, sauf si les tuteurs, ça veut dire les proches de la victime, décident de lui pardonner. Et auprès d'Allah, c'est meilleur pour eux de pardonner. Mais on ne peut pas les forcer. Personne ne peut les forcer en islam. Ni le juge, ni le dirigeant, ni le calife. C'est libre à eux. C'est leur droit. S'ils veulent se venger de façon halal, selon le chara d'Allah, pour que leur cœur soit, comment on dit, apaisé, c'est leur droit. Mais on peut leur dire c'est mieux pour vous de, de pardonner eux ils ont décidé de ne pas pardonner ce jeune homme là qui a assassiné la victime donc le criminel entre guillemets celui qui mérite la peine de mort On peut imaginer que pour quelqu'un arrive à tuer quelqu'un pour une dispute juste un jeune homme comme ça, il y a d'autres problèmes de humains de foi ici. Ce n'est pas, ce n'est pas, comment dire, on passe pas de zéro à 100%, ok Même quelqu'un qui craint l'Arzouddel et qui a peut-être parfois une petite faiblesse de Iman, peut-être il va montrer un peu de colère ou insulter quelqu'un. Même ça, on va dire, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Alors que quelqu'un passe directement à tuer à tuer quelqu'un comme ça pour une simple dispute, ça veut dire que la personne était assez éloignée d'Allah Azza Ce jeune homme-là, l'assassin, en prison, ces quelques années en prison, il jeunait très très fréquemment, il faisait l'Ossiyam très fréquemment, il devenait très pieux, il est devenu très pieux et, masha'Allah Azza il a appris le Coran al-Karim. Dans, en prison, en étant en prison donc là il y a beaucoup de personnes qui ont pris connaissance encore une fois de son histoire, ça les a affectés ainsi de suite et sur internet tout ce que les personnes ils faisaient c'est qu'ils ont encouragé la famille, comme ça la famille de, euh, de la victime à lui pardonner que maintenant il est devenu une très bonne personne inshallah, hamdoullah, hafidou ainsi de suite qu est-ce est que la famille elle a accepté elle n'a pas accepté, jusqu'à euh, cette semaine je pense c'était lundi c'était la sentence, c'était Euh, le moment déclaré c'était après salat duhr que la peine de mort allait être euh, appliquée et en présence de la famille de certains des proches de la victime et là euh, juste juste après salat duhr donc ils ont fait salat duhr et dès qu'ils ont fait salat duhr tous ensemble ce jeune homme là il s'est adressé à euh, je pense au père de la victime ou autre chose et il a fait une deuxième une dernière tentative il a dit est-ce que tu me pardonnes et Le père ou bien le tuteur, il a dit « Je ne te pardonne pas, je ne vais pas pardonner ». Et là, on a appliqué la peine de mort. Donc, là, regardez ici, c'est pour ça on dit. Dans l'islam, si c'était passé dans une autre société, comme on le voit euh, aujourd'hui, même en Occident, allez voir ce que les gens ils mettent comme commentaires sur Internet, sur les nouvelles, et ainsi de suite, sur n'importe quelle nouvelle, sur n'importe quel conflit. Vous allez voir le degré, le degré, subhanallah, de haine et de méchanceté que les, les gens ils ont envers tout le monde, pour n'importe quelle raison, que tu sois la victime ou, ou, euh, ou le criminel, Même pas pour un meurtre, même pour un vol, même pour une petite dispute, un petit différent. Les gens, ils vont songe, il va toujours y avoir des gens qui s'acharment sur les deux parties, subhanallah, avec les paroles les plus dures et les plus haineuses. Dans l'islam, si vous allez voir sur internet, subhanallah, il n'y a personne, personne, personne, personne qui a blâmé, La famille de la victime. Il a personne qui a dit ils sont tellement mauvais ils auraient pu euh, ils auraient pu pardonner ainsi de suite. Non personne parce qu'il a dit tout le monde a dit c'est Shahrukh Azad c'est la religion d'Allah Azza wa Jalla leur a accordé ce droit on ne peut pas leur en vouloir même si l'autre alhamdulillah il est devenu gentil et pratiquant hafiz » du le Coran et ainsi de suite et de l'autre côté plein de personnes plein de personnes tout le monde faisait du'a pour lui. Où est-ce que vous allez trouver dans une umma, dans une nation, des gens qui font du'a pour un assassin, pour un criminel Ils disent, tu es un criminel, tu as tué quelqu'un injustement, mais après ta mort, on fait du'a pour toi. Rahimakallah, qu'Allah azza wa jal, inshallah t'accorde plus haut du paradis, mashallah, alhamdulillah, tu as appris le Coran et ainsi de suite. Où est-ce que vous allez trouver ça C'est pour ça lorsqu'on dit, est-ce que la peine de mort, est-ce que le meurtre en tant que tel, Dans une telle situation est mauvaise. Non, bien sûr que c'est mauvais, bien sûr que c'est une chose qui est mauvaise. Mais en tant que souffrance, c'est quelque chose de mauvais. Mais si on regarde, comment dire, le big picture, l'image la plus globale, la plus générale, est-ce qu'il y a un haïr dans ça Est-ce qu'il y a une chikma dans la une sagesse dans ça Oui, bien sûr. Et toutes les personnes, toutes les personnes, même aujourd'hui en Occident ils ont enlevé la peine de mort, les gens disent la peine de mort c'est cruel, c'est pas bien, c'est la religion, je ne sais pas quoi et ainsi de suite, mais vous allez voir sur internet plusieurs fois les gens sont choqués de lire des nouvelles sur des prédateurs, sur euh, je ne sais pas quoi, et les gens sont tellement choqués de voir qu'il y a des gens si cruels que ça dans dans, dans, dans le monde, qu'il y a plein de personnes, ils vont dire en réclame, on devrait appliquer la peine de mort sur sur des personnes comme ça, ça veut dire Allah Azza wa il est al-hakim subhanahu wa ta'ala, il est le sage subhanahu wa ta'ala c'est pour ça qu'il nous ordonne certaines choses dans sa religion subhanahu wa ta'ala donc encore une fois on revient ici comme conclusion à cette question comme on a dit wa le mal on ne l'attribue pas à Allah azza wa ta en tant que action les actions d'Allah azza wa ne peuvent être que bien les créatures d'Allah azza wa peuvent être mal le c'est un mal sharr c'est un mal encore une fois mais Est-ce que Jahannam, pas en tant que souffrance Jahannam en tant que justice divine l'enfer est-ce que c'est un bien? Oui bien sûr que c'est que c'est un bien. Un autre hadith ici hadith de Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala «Анху, са хаби ке, аннаху кала л'ибнихи, «Я бунайя, инна ка лан таджида та'мал имани хата та'лама анна ма асаба ка лам якул ли ухтаак, «Wа ма ахтаа ка лам якул ли усибака. » «Il а dit, «О мој фис, ту не вас жаме гуте а ла де ла фоа, та'мал иман. «Avant de croire и de réaliser и d’être certain, que ce qui t’a touché n'allait pas te rater. Et que ce qui t'a raté N'allait pas te toucher C'est ça le Iman bil -qadar. Et plus que ça Il dit Tu ne vas jamais goûter Vraiment L'expérience de l'Iman Avoir vraiment Cette bonté de l'Iman Avant de croire En le Qadar Par la suite Il dit J'ai entendu le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dire Inna La première chose Que Allah azza wa Il a il a créé C'est la plume On va on va parler de ça Juste dans quelques instants Inch'Allah Mais prenons le hadith Pour l'instant كما ان اول ما خلق الله القلم premiere chose que Allah Azza a écrit la plume fa qala et il lui a ordonné d'écrire la plume a ya rabbi wa oh mon seigneur qu que je devrais écrire alors Allah Azza wa Jalla il a كل شيء حتى تقوم le décret les détails de jusqu'à «Jusqu'à la fin des temps, jusqu'à as-sa'a, ya sallallahu alayhi wa sallam yaqul». Là, on revient aux des compagnons qui dit à son fils «Oh, mon fils, j'ai entendu aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire «Celui qui meurt sur une autre croyance que celle-ci». Alors, je me dissocie de lui. Ça veut dire c'est un kafir. Laysa bi celui qui ne croit pas que ce qui arrive n'arrive que par la volonté d'Allah Azza wa et que ce qui est arrivé n'aurait pas dû ne pas arriver ou bien n'aurait pas pu ne pas arriver et que ce qui n'est pas arrivé n'était pas destiné à arriver. Que ça, encore une fois, c'est... Сеа-а-л-Кадр. Во фи риоати ле Ахмад, фајра-а-л-Калму. Инам-а-о-вла-ма-халқа-Ллау-Тааал, фајра-а-фи телк-а-сати би-ма-хука-е-нун-ила-ила-јум-и-л-Киаама. Дакса, а-акоре-нфас, се и бн самит ради л la notion du qadar de en, en, entre autres nous avons encore une fois un paramètre simple ici pour vérifier notre iman bil qadar c'est de croire que tout ce qui nous arrive ou bien que tout ce qui est arrivé c'était destiné à arriver et tout ce qui n'est pas arrivé c'était destiné à ne pas arriver c'est ça iman bi bi azza wa jalla comme le prophète الله عليه وسلم a dit aussi dans un autre hadith hadith du jabeur radıyallahu ta'ala anhum là yu'minu يؤمن بالقدر خيره وشره حتّى يعلم أنّما أصابه لم يكن ليخطئه وأنّما أخطأه لم يكن ليُصيب به يقوله الله عليه وسلم نُلْ « Nul ne va avoir le iman, nul ne va être un vrai croyant. Que tout serviteur, pour qu'il soit un mou'min, il doit croire en le qadar, dans le bien et dans le mal. Et que personne ne va croire en le qadar, dans le bien et dans le mal, avant de savoir et de croire que ce qui l'a touché n'était pas destiné à le rater. Et que ce qui l'a raté n'était pas destiné à, à le toucher. » Donc encore une fois ça c'est euh, authentifié par Al-Albani alayhi rahmatullahi ta'ala et dans l'autre hadith aussi hadith dans une narration bien le même hadith mais dans la narration de Ibn Wahb alayhi rahmatullahi ta'ala le prophète sallallahu alayhi wasallam il a dit "Faman lam yu'min bil qadari khayrihi wa sharrihi ahraqahu Allah bin nar" celui qui ne croit pas en le qadar dans le bien et dans le mal Allah azza wa jalla il va le brûler par l'enfer, par les feux de l'enfer, ça veut dire ici, soit parce qu'il est kafir, comme pour ceux qui renient la science d'Allah Azza wa Jal, l'ilmou Allah Ta'ala sabiq ou bien parce qu'il est moubtadi'a, innovateur, comme ceux qui renient encore une fois le fait qu'Allah Azza wa il a créé les actions des serviteurs, parce que comme on le sait, la bid'a est aussi grave, si ce n'est pas plus grave, que les péchés majeurs. Donc quand on dit que à les Mu'tazila ou bien les, euh, les récents Qadariya, ils sont pas des koufars, ça veut pas dire que c'est c'est pas grave, c'est juste une opinion parmi d'autres. Non, c'est une bid'a grave dans la religion d'Allah Azzawajal, de renier encore une fois, que Allah Azzawajal ait créé les actions des serviteurs, mais ça n'atteint pas le niveau de Al-Kufr, du moins pour ce qui est le kufr al ça veut dire le jugement dans cette vie du bas monde, on va pas arriver à dire à la personne que tu es... Kafir subhanahu wa ta'ala. La question ici très rapidement très brièvement juste parce qu'on a mentionné le hadith. Quelle est la première création la première créature dans cet univers C'est quoi la première chose que Azza wa il a il a créé La première opinion c'est l'opinion de Ibn Jarir Tabari, Ibn al-Jawzi, Al-Albani et d'autres, c'est que Allah Azza la première chose qu'il a créé c'est la plume, al-qalam, la plume qui a écrit ici les à le décret de toute chose comme dans le hadith qu'on a cité tout à l'heure mais la deuxième opinion qui est l'opinion de جمهور de la majorité des ulama incluant Ibn Taymiyah c'est que Ibn Al-Qayyim c'est que la première chose que Allah il a créé c'est al le trône son trône à lui subhanahu wa et entre autres c'est quoi le dalil qu'ils ont auquel ils ont recours dans sahih muslim le prophète sallahu il a dit kataba allah al khalaiqi qabla il a écrit la mesure le décret de toute chose avant la création des cieux et de la terre par 50 50000 ans 50 50000 ans avant la création des cieux et de la terre après ça il dit wa kana 'arshu 'ala al ma' alors que son trône était sur l'eau ça veut dire ici ça nous indique que le trône existait avant la avant l'écriture avant le le kitab ici par la plume ou bien par le qalam et aussi le hadith de Imran ibn Hussein an-nabi salam a un hadith qui nous dit kan wa lam shay'un il y avait Allah et il y avait rien d'autre avec Allah azza wa jalla wa kana 'arshuhu 'ala ma et son trône était sur l'eau et a écrit dans le souvenir il a écrit dans le ça veut dire dans la tablette préservée les détails de toute chose il a créé les cieux et la terre rapporté par Boukhari donc là on voit comme un classement chronologique Allah azza wa il était il y avait pas cet univers il y avait que le trône d'Allah azza wa sur l'eau Subhanallah al-Azim après ça c'est zamanu al kitab Allah Azza wa Jalla il a écrit après ça c'est la création des des cieux et et de la terre comment est-ce qu'il répond au hadith qu'on a mentionné tout à l'heure qui nous indique comme quoi Allah Azza wa Jalla il ou auwala ma khalaqa Allah al-qalb Euh, c'est une question de langue ici, bien sûr, de, de « arabe », encore une fois, de grammaire dans la langue arabe. Je ne pas l'expliquer en détail. Mais, ils ont dit, le sens, c'est n'est pas la première chose que Allah il a créée, c'est le « kalam », c'est la plume. Ils ont dit, non, le sens ici, c'est une autre forme, ici, dans la grammaire, notre interprétation selon la grammaire, c'est que, dès que Allah, il a créé la plume, il l'a ordonné d'écrire « Al-maqadir, ça veut dire le le décret de de toutes choses. Et le prochain hadith qui est, je pense, le dernier pour aujourd'hui, InshaAllah. Filmus as sunan. Donc, ce hadith-là rapporté par Ahmad ainsi que Sunan Abī et ainsi de suite ib ni ابن yi ibnnu deilami des tabbiriin il dit: "Atetu ube ybnaka faqu fi f شيء un min qadar fadit ni bi شيء il all Allah Ce tabbiri il dit :J'avais comme un doute sur le qadar dans mon cœur C'est pas un doute ça veut dire je ne crois pas en le qadar mais j'avais des choses qui me dérangaient au sujet du qadar. Qu'est-ce que j'ai fait Je suis allé chez ibn des du prophète, Lorsqu'on a des doutes, on se réfère à qui Aux savants. Dans le temps des tabirines, les meilleurs savants, c'est les Sahaba qui étaient encore en vie. Alors, il est parti et il a dit « Dans mon cœur, j'ai comme quelque chose qui me dérange à propos du Qadar. Cite-moi, apprends-moi quelque chose qui va m'aider à m'en débarrasser. » Alors, il dit لو أنفقت مثل احد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك لي اذا écoute, si tu ديبونس l'équivalent du monde دو احد ان اور لا زو Tendant étant humain, avant de croire en le qadar et avant de savoir que ce qui t'a touché n'était pas destiné à te rater, et ce qui t'a raté n'était pas destiné à, à te toucher. Wallahu mi'ta ala la et que si tu mourrai si tu as si tu vas mourir sur une autre croyance que celle-ci tu vas être parmi les gens de de l'enfer il dit ici le tabi'i il dit par la suite je suis allé pour consulter abdallah ibn mas'ud ainsi que Hudhayfa ibn al ainsi que Zayd ibn Thabit trois autres compagnons du prophète sallalahu je leur ai posé la même question ils m'ont donné exactement la même réponse ils m'ont donné la même réponse et ils l'ont attribué au prophète ça veut dire que ça c'est un hadith authentique ou bien hadith prophétique de notre c'est les paroles du prophète alayhi as-salatu wa sallam. As-salам و جوازусу али акثара мин لا литатаббу'i ар-рукас Се aussi, сајт-нарасо C'est un dalил qu'on peut questionner, qu'on peut demander à plusieurs улема On peut demander la même question à plusieurs savants mais pas pour faire татаббу'i ар pas pour faire le fatwa shopping ici, ce n'est pas ça le but mais pour зиадат у pour renforcer sa foi ou bien pour confirmer encore plus l'information. Il avait un doute, il va demander à plusieurs sahabes. Tous vont lui dire la même chose, l'attribuer au prophète alayhi Ça va raffermir sa foi, wa azzawajal. Et on va se contenter de cela pour cette séance, incha'Allah. Je voulais continuer avec une autre section ici sur « Al-Musawwiroun »« Al-Musawwiroun » ça veut dire « Ceux qui... » font des dessins, ceux qui font des euh, des statues et ainsi de suite, comment est-ce que ça, ça pourrait être contraire au au qadar ou bien au Tawhid plutôt Mais on va la laisser pour la prochaine séance, InshaAllah, parce que je sais que ça va nous mener vers certaines questions sur les euh, les vidéos et les photographies, les photos et ainsi de suite, InshaAllah. Donc, on va se contenter de ce contenu. Est-ce qu'il y a des questions avant de finir, InshaAllah طيب بارك الله فيكم والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.